Right.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 Pour souligner ce 800e anniversaire, le Dr. Penragon va se joindre à nous au cours de l'émission puisque, en effet, nous allons vous présenter nos 25 pièces favorites de rock aujourd'hui. Des choix qui pourraient en surprendre plusieurs. On va entendre, entre autres, des formations des artistes comme Deep Purple, Les Rolling Stones,、uh, Alice Cooper, Yes,、uh, John Lennon,、uh, The Guess Who, Les Clash,、uh, D.O., Les Wings, Les d o r s Les Beatles,、uh, Led Zeppelin et Black Sabbath. Pour vous donner une idée de ce que la, le programme va avoir l'air, je vous invite tout de suite à aller consulter le site web de, de l'émission Aura Classique. au www.rockclassic.net sur lequel vous retrouverez ma liste de mes 800 morceaux de rock préférés. C'est dans la section playlist. Je vais vous présenter aujourd'hui mes 25 pièces préférées. Le docteur va vous présenter les siennes. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de rock psychédélique du Midwest plutôt obscur de la fin des années 60, The Lemon Pipers. Et je vais vous faire tourner une face entière d u n a l b u m Vénile classique paru en 1972, il y a exactement 40 ans. Le disque The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie.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 De la fin des années 60. Credence Clearwater Revival. Up Around the Bend. Vous êtes u r les ondes de la Radio Campus. La station des v é l o m a n t s La seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Credence Clearwater Revival avec un de leurs nombreux classiques Up Around the Band, un morceau du non moins classique album、euh, Cosmos Factory de 1970. puis, est-ce qu'on retrouve au numéro 134 de la liste de mes 800 <rire> chansons rock préférées de tous les temps? C'était l'anniversaire d'un des membres importants. Euh, de Creedence Clearwater Revival cette semaine. Effectivement,、euh, le 28 mai 1945, bien, c'était la naissance de John Fogerty, chanteur de Creedence Clearwater Revival, qui célébrait ses 67 ans cette、oui. semaine. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique, le véritable historien de Sifu, ces puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Des éphémérides.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 Dans, dans la h i i s t o r e d n semaine la s du 28 mai au 3 juin? Eh bien, une bien bonne semaine, comme、euh, nous avons l'habitude d'en <rire> voir, d'en entendre. Oui.、Euh, et nous、euh, débutons, en fait, nous poursuivons le 28 mai, puisqu'on、si、a eu la naissance de John Fogerty. Mais、euh, en 1968, nous avons également、euh, Simon Garfinkel qui sont au sommet du palmarès euh, des, euh, des simples avec la pièce Mrs. Robinson, bien sûr, qui. Euh, franchement, et, et leur plus gros succès en carrière,、oui. c'est ces amis vraiment、mmh. sur la carte,、mmh. là, en t a n、oui. t q u e duo. Excellente、euh, pièce. Excellente pièce,、oui, que j'adore. Elle,、ouais. elle fait pas partie de mes 800, encore. Ah, <rire> ben écoute, il y, y, y en a tellement, hein, que <rire> c'est <rire> limité à 800, c'est déjà. c'est d é j Oui, oui, oui, c'est ça. J'ai trouvé ça très restrictif. <rire> <rire> sérieusement. Effectivement, ben, j'imagine. C'est quelque chose qu'il qu faudrait que j'entreprenne tous ces jours. Mais ça serait... Ah, c'est a s s e long e n f il a y o i r i ah oui. Oui. Donc, également, en 1977, Sting, Stuart Copland, e ainsi que Andy Summers, qui jouent ensemble pour la première fois, alors qu'ils étaient dans le groupe de Mike Howells,、uh, Strontium 90, oui, à l'hippodrome de Paris. Donc,、okay. euh, ils jouaient、euh, au sein、euh, de cette formation-là. Et c'est probablement ce qui a initié,、euh, e The Police. l i e i l s se sont rencontrés là, et ça a été quand même assez rapidement, puisqu'ils ont commencé à jouer en 1977 et、euh, le, le premier, premier album, c'est 78. o r t a n t 78,、ouais. exactement, pratiquement. Un an, jour pour jour, après qu'ils c o m m e n c é à jouer ensemble. En 1982, cette fois-ci, pour terminer la journée du 28 mai, Petite bien, journée. Oui, petite journée, effectivement. Oui,、euh, le promoteur Bill Graham met、euh, en scène un concert、euh, pour les vétérans du Vietnam avec en tête、euh, d'affiche les Jefferson Starship, The Grateful Dead ainsi que、euh, Country, Country Joe.、Voilà. Oui, donc,、euh, tous des groupes qui ont、euh, Euh, qui était très,、euh, je dirais, actif,、euh, artistiquement, mais aussi,、euh, de façon politique,、euh, d'une certaine manière. Euh, pendant, pendant la、même. guerre、euh, du Vietnam,、euh, surtout、euh, Jefferson.、Ben、là, c'était rendu Jefferson Starship. Là.、Ouais. <rire> c était, c était, on parle d e Jefferson Airplane à l'époque、euh, du Vietnam. Exactement. Ce qui, ce qui nous amène maintenant、euh, déjà au 29 mai. Effectivement, journée du 29 mai de cette semaine. Et on débute avec la naissance en 1945 de Gary Brooker, leader de Procol a r u m、ouais. Oui, un homme avec une voix vraiment. Euh, euh, Pas exceptionnel, mais vraiment remarquable. C'est ça, un thème très intéressant, très, très bizarroïde, même,、mm -hmm. je dirais.、Ouais. Euh, mais ce n'est pas un grand chanteur, mais vraiment.、Euh... Tout à fait remarquable. Effectivement.、Mmh. Alors, il y a quand même une voix, une voix mémorable.、Euh, également en 1965,、eh、bien, les Beach Boys sont au numéro un du palmarès avec la pièce Help Me Ronda.、Oui. Une pièce、euh, purement pop et、oui. euh, formatée pour la radio. Hein, on s'entend.、Oui. Ce n'est pas、euh, une grande composition. Non, Mais non. ça reste une pièce plaisante. Ça a été vendu à une、euh, compagnie de croustilles. Hein,、euh, pour... Ça ne m'étonnerait même pas.、Ouais. Ils ont、ça. vendu également la pièce Barbara h a m m n、oui, pour oui, oui.、Euh, <rire> les, les, les fromages Baby Bell, entre autres. <rire> euh, et euh, ouais, donc El、euh, Miranda, ouais, je crois aussi qu'il a été、mmh. vendu. En fait, les Beach Boys sont quand même sont champions dans, dans l'utilisation des pièces dans les pubs et autres. o、oui, euh, n、euh, le... matière de promotion. Oui, c'est ça. Très mercantile. Oui, effectivement. Ce qui est très malheureux, mais ce qui leur a apporté quand même de l'argent、euh, par la suite. Par la suite, justement, eh bien, en 1972, Paul McCartney et Wings lancent、euh, Mary Had a Little Lamb,、euh, une, une interprétation bizarre, en fait, de la chanson pour enfants,、euh, afin de dénoncer la censure de la BBC euh, pour euh, la chanson Give Ireland Back to the Irish, qui avait été lancée quelques、oui. temps auparavant.、Euh, et c'était、euh, vraiment... C'est ça,、euh, la BBC avait、euh, boycotté cette pièce. Elle l'avait banni e des ondes、mm -hmm. à cause du message politique qui était, selon eux, subversif.、Oui. Et,、euh, Paul McCartney, ça l'a beaucoup fâché. Alors, euh, comme, euh, 45 tours comme,、euh, extrait suivant. Il avait enregistré cette pièce qui est vraiment pas bonne. n o n non, c'est très, très, très ordinaire. C'est QQ, c'est u c affreux, même comme chanson. C'est une pièce à oublier d'ailleurs qu'on pouvait retrouver sur l'édition de 1993 de Ram en、oui. CD. Je ne、oui. sais pas si on le retrouve maintenant dans le coffret euh, euh... Euh, de, de, de, de la réédition. En il en semble、fond. que non. Non, il、ah, me semble bon, que non. Ben, parce q u Il y a, y a Another Day il、euh, mm -hmm. y a aussi、euh, on... Woman on Why. Se retrouvait ça, également、oui. sur、euh, cette édition de RAM de 80. Je pense que c'est 91 il y a eu une autre、mm -hmm. édition par la suite où、oui. on retrouvait Marie-Adele de, de, de l'Anne,、mm -hmm. quelque chose comme ça. Ça se retrouvait à quelque part en fait. Oui. Euh, mais、euh, c'est bien peut-être qu'il l'a échangé pour ouais, le mettre ailleurs. Ouais, parce que c'est pas bon.、Euh, c'est pas une pièce、ah, non, mémorable. Non, non, non, non c'est vraiment mauvais. <rire> Par la suite, en 1973,、eh、bien, Roger McGuinn donne son,、euh, dernier, son premier disque concert solo où il à l'Académie de musique de New York et confirme les rumeurs comme quoi les Birds sont définitivement séparés. Mais à ce moment-là, rendu en 1973, je pense que les Birds s'intéressaient plus grand monde.、Hein. Non, effectivement.、Euh, il ça, avait pris un virage country rock qui ne plaît pas nécessairement. Aux amateurs de rock. Exactement.、Ouais. Et、euh, c'est ce qui a sonné,、euh, donc, la fin、mm -hmm. euh, de la formation officielle. Il y a des albums étaient de moins en moins intéressants. Oui, oui, c'est ça,、là. exactement. Les, les gens étaient moins attirés.、Ouais. Euh, également, en, 1960, en 1999, que dis-je, les Rolling Stones débutent la partie européenne de leur tournée, de leur méga tournée Bridges、oui. of Babylon.、Le、spectacle,、oh, c'était vraiment très spectaculaire. cette tournée. C'était,、euh, ça fait partie, en fait, des, des, des plus gros concerts de l'histoire、mm -hmm. de la musique, mais、oui. également de, de cette mode des Rolling Stones, qu'ils ont mis eux-mêmes sur pied, je crois que c'était dans les années 90, justement, de faire des méga giga concerts, des giga tournées pour, euh, oui. Euh, oui. Euh, pour, pour intéresser, en fait, en gens les Pour les faire venir également au concert et que les gens également gardent un souvenir mémoral b e、ouais, de、fait. leur concert. Également en 1999, la même journée, bien, le corps de Philip Taylor Kramer est retrouvé à Malibu. Il était disparu depuis 1995. Donc,、ouais. euh, il s'était noyé, je crois. Quelque chose、euh, non, non, en fait,、euh, si je me rappelle bien, Philip euh, Kramer,、euh, c'était le guitariste de, de Iron b o t t e r f l y Oui, oui c'est ça, c'est le truc、euh, du, du pick-up. Oui, c'est ça. Il est sorti de route. Hein,、mm -hmm. Ça a été assez spectaculaire parce qu'il est tombé dans un canyon. Oui, exactement. Et on l'a retrouvé、euh, longtemps après. Au moins,、euh, ben là, on parle de quoi? De trois、euh, n parle、3. de quatre ans. Quatre、ouais. ans. Écoute, i l é t、euh, a i il... t d i s p a r u depuis ce temps-là. Et、euh, il était assez en mauvais état. Est-ce qu'on l'a retrouvé?、Ah, c est, c est, à ce qui paraît, c'était assez morbide. C'était、mm -hmm. quelque chose、euh, de, de voir ça.、Euh, mais oui, effectivement, on, on l'a recherché. On ne dit pas qu'on ne l'a pas cherché. C'est ça, non. C'est que... parce qu'il est tombé dans un canyon, à un endroit assez、euh, ben, pas fréquenté. Et finalement, ce sont des gens qui faisaient une randonnée et、mm -hmm. qui sont tombés sur le camion avec le squelette au volant.、Ah, exactement.、Mm -hmm. Donc, c'est assez,、euh, assez morbide. o h i、oui, l e s t morbide. <rire> et nous terminons cette journée du 29 mai de cette semaine d'éphéméride. 2007, Alors qu'un piano utilisé par John Lennon le soir de sa mort est mis en vente pour 375 000 sur un site d'enchères s p é c i a l i s é Il s'agit、euh, du piano à queue du Record Plant Studio de New York. Donc,、euh, est-ce que c'est celui-là avec lequel、euh, il a enregistré.、Euh... Non, c'est pas, pas avec celui-là qui a enregistré Imagine.、Là. Non, non, non, je、ah, non. crois pas. Non, Imagine, c'était、oui, pas son piano, c'était ailleurs. Mais non,、euh, celle-là, c'était.、Euh, je pense qu'il était tout simplement allé faire un tour au Record Plan t Studio, peut-être pour faire une conférence de presse, une présentation.、Oui. Euh, bref, et,、euh, il aurait pianoté, mais je pense pas qu'il n'y ait rien enregistré non plus non. <rire>、euh, ce soir-là. Et On va aller d'écouter, justement, John Lennon avec.、Euh, C'est probablement pas avec ce piano du Rocker Plan qu'il a enregistré, mais le son du piano dans cette pièce est absolument mémorable. Je parle de Instant Karma qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! <médiculose> <médiculose> To get, to get yourself together, d a r l i n g Évidemment. C'est la pièce-titre、euh, de cet album,、euh, paru en 1979. Euh, classique euh, du punk、euh, rock, n'est-ce pas? Effective. Et、euh, juste devant ça, on a entendu John Lennon avec、euh, une pièce qui est parue en 45 tours. Je pense que c'était son deuxième 45 tours.、Hein. Le premier, c'est Cold Turkey. Après ça, il a sorti、euh, Instant、mm -hmm. Karma.、Mm -hmm. euh, c'est paru en 1969, si je ne m'abuse, ou 70. Euh, ma mémoire me fait défaut. c e s t en 70.、Ouais. Euh, la, la version qu'on a entendue, je l'ai pris e sur l'excellente compi compilation Shaved Fish, qui elle, est l l e e sortie en 1975. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Et là, on en est rendu aux éphémérides du 30 mai. Exactement. Nous débutons en 1955 avec la naissance de n i c k y Topper h e a d e n batteur des Clash qui célébrait cette semaine ses 57 ans. Et oui, c'est pour ça, la pièce des Clash, e f f e c t i v e m e n t Les punks qui arrivent tranquillement de, à la fin des années de, de, de la cinquantaine et début de、ouais. la soixantaine, là, toute la gang. Donc, ça, ça... Bientôt sexagénaire. Oui,、ouais, euh, ça, ça va être intéressant de les voir.、Euh... c e S'il t y en a qui font encore des concerts à 60 ans. Bref, ça, ça sera、euh, un, autre, un autre style. Oui.、Euh, nous avons également en 1956 un article du Time Magazine nommé Teeners Hero qui euh, décrit euh, les mouvements d'Elvis Presley comme s'ils u g g è r e en un mot le sexe. Ah ben oui. Ben,、eh、oui. Mais, mais écoute, le, le, le terme rock'n'roll a d suggère le sexe en parlant de n rock'n'roll. a d Exactement. On ne vous apprend rien. <rire> Également en 1964,、eh、c'est la naissance de Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine, mais également d'Audio Slave, et maintenant,、euh, chanteur activiste solo. A, oui, si、oui, si c'est、oui. pas déjà fait, il y a déjà, il y a, il y a un album là, qui n、si, si, est pas déjà sorti, c'est en préparation parce、mm -hmm. que je l'ai vu d'ailleurs、euh, euh, en entrevue à la télé l'autre fois. Mais il joue avec les anciens membres de Rage Against the Machine, mais lui il chante et il joue de la guitare acoustique en plus maintenant. Donc, ah oui, de、ouais. la guitare acoustique. Oui, et、euh, lorsqu'il y a eu les rencontres du,、euh, du G8、euh, à Chicago、euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, il était dans la rue avec les gens et il jouait、euh, de la guitare donc à l'extérieur、euh, ah. euh, dans la foule. C est, c est, Un, un homme、euh, vraiment très, très, très engagé. Ah, ben oui.、The、Rage Against the Machine, c'est un groupe très、ah oui. activiste、euh, politiquement. Et Morello était le plus、euh, l engagé plus e du groupe, je crois. Ben, il y avait Zach Delaroche oui, qui était chanteur, aussi très, activi oui, oui. très activiste, lui aussi. Mais c'était en fait c'était le nœud、euh, oui. de, de ce groupe. t o u i guitariste très électrique,、oui. euh, Tom Morello, ça me surprend qu'il parle de la guitare acoustique parce qu'il e s、si、y en a un qui était très électrique, très électronique、oui. aussi,、euh, beaucoup beaucoup d'effets dans sa guitare,、oui. très particulier, un jeu、euh, absolument original. Hein, il se basait、euh, sur ses effets en fait, il basait son jeu sur、euh, les effets qu'il utilisait、oui. dans ses pièces, mais ça paraît aussi.、S、sauf que c'est un,、euh... bon oui. un très bon guitariste, c'est pas comme The Edge qui camoufle tout avec des effets électroniques. Non, non, Tom Morello, c'est un très bon guitariste. Effectivement, oui, oui. The Edge va faire un accord et on dirait qu'il fait une t o u n e au complet avec ouais, ça. Oui, c'est ça. n d i s que. Avec juste des effets, c'est pas intéressant. Non, non. Tom Morello、euh, a, a de l'inventivité, ce qui d'ailleurs、euh, était frustrant pour moi lorsque j'étais adolescent. J'essayais de jouer de la guitare, j'essayais de jouer du Rage Against the Machine, mais à moins d'avoir. Toute les effets qu'ils utilisaient, parce que、ouais. c e n ça faisait une pièce quand même très intéressante, mais un peu drap pour ce qui est、euh, de, de, de, de l'utilisation du son, en fait. c'était、ouais. euh, un v i r t u o、ah、s e u x ce temps-là. Oui, oui, vraiment. Et lorsqu'ils jouent de la guitare acoustique, on, on reconnaît, en fait, c'est, t utiliser, ex, ex, excusez l'expression, c'est pattern. C'est le style s é l e c i f Oui, oui, effectivement. <rire> Donc, c e s e il sort pas nécessairement、euh, des sentiers battus par rapport à ça.、Euh, il célébrait ses 48 ans,、mm -hmm. euh, cette semaine-là. Également, en 1968, ce sont les Beatles qui entrent en studio pour débuter l'enregistrement de l'album blanc, bien sûr.、Ouais. Cette, ce célèbre album homonyme. Oui. Ben, ça, ça, c'est personnellement, c'est mon album des Beatles p r é f é r é C'est le plus, on en a déjà parlé,、ouais. c'est le plus riche et le plus varié. Euh, c'est une merveille, niveau, cet album-là. Au niveau des compositions qui sont variées, qui sont intéressantes, mais également la musique qui est réalisée,、mm -hmm. l'utilisation des instruments également,、euh, c'est, vraiment, c'est génial. C'est, c'est bizarre parce que c'est pas le plus important, h i s t o r i q u e m e n t artistiquement, euh, Sgt. Pepper's a e départ, oui, là, parce、oui, qu'il、oui. est arrivé,、euh, écoute, écoute, c'était un monument incroyable,、euh, Revolver aussi.、Mm -hmm. Mais、euh, côté qualité, moi、bon, je préfère、euh, l'album là.、Yeah, Pourtant, c'est、euh, un album qui était très dur à enregistrer hein, parce que les gars ils se. Ils se parlaient pas. Ils chicanaient. <rire> ouais, exactement, ils se parlaient pratiquement <rire> pas. Ils étaient tous dans leur studio séparés. Ils a g i s s a i e t comme s'il y avait été、euh, chaque. Les autres musiciens étaient leurs musiciens. Oui, exactement. Ouais. Et g e o r g e h a r r i s o n lui,、euh, garde quand même des bons souvenirs de cette période-là. Il,、ah, il oui, me semble qu'il disait qu'il aimait ça, jouer justement, d'avoir. D'être plus, ben, s'être mis de l'avant, mais quand même de, de, de, de pouvoir justement agir comme s'il était le leader du groupe lorsqu'il enregistrait ses pièces. Et、mm -hmm. d'ailleurs, une des pièces les plus mémorables de e n en fait, plusieurs des pièces les plus mémorables de cet album-là sont des compositions d'Arrison. Si on a,、euh, bien sûr, Why My Guitar, Gently Weeks,、ouais. mais également p e g g y s qui est très très bon,、ouais. Savory Truffle aussi, qui est, moi,、ouais, en fait, les, les pièces d'Arison là-dessus,、euh, sont selon moi dans ses meilleures compositions,、mm -hmm. euh, à l'époque des Beatles. Absolument. Bref, Un excellent album qu'on aime tous entendre. Oui, qu que, que tout le monde devrait avoir. Exactement. Du moins, si on est amateur de rock. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> Effectivement. Euh, nous avons également, en 1971, eh bien, 36 fans des Grateful Dead qui sont hospitalisés après avoir consommé du LSD malgré eux, alors que la drogue avait été ajoutée de façon i n d u e dans un punch servi lors d'un concert au groupe de Winterland,、euh, de San Francisco. Euh, bien euh, que des membres du groupe aient été suspectés d'avoir commis le méfait, personne ne fut accusé.、Ouais, c'était assez dur à prouver,、ouais. euh... Mais c'était leur genre, p a r、oh, t o n u l e Oui, c'est ça. Et ça, c'est extrêmement poche de leur part, là. <rire> Ils faisaient prendre de la drague, comme ça, des comme e ça, l drogues hallucinogènes、euh, aux gens, là,、ouais. contre leur gré. C'est vraiment minable.、Ah, mais eux, ils étaient tellement convaincus tu sais, de la grandeur de leur,、euh, de leur, euh, je dirais, de leur mode de vie qu'ils voulaient.、Euh... C'était un des problèmes en fait, qu'on avait avec les gens, qui, qui, les, les adeptes du LSD, puisque ça ouvre, ben, selon eux, en fait, ça ouvrait l'esprit. C'était、ouais. vraiment le prochain niveau de conscience et tout. Mais... C'est pas tout le monde qui voulait justement、non. vivre ce, ce, cette, ce, ce nouveau niveau de conscience, etc. Et、euh, c'est, voilà, ils étaient un peu encarcanés dans leur oui, vision. Tout à fait. D'ailleurs, dans l'autobiographie de, de Bill Graham, il raconte、euh, que. e、euh, des jeunes, e u je me souviens pas si c'était les Grateful Dead ou s'il y avait des membres de Santana qui,、euh, lui avaient fait prendre, comme ça, de l'acide contre son gré、mmh. et qui s'étaient bien amusés à le voir,、euh, délirer,、euh, sauf que certains avaient des remords parce qu'ils se disaient,、euh, Bill Graham, il était assez âgé. Ouais, il était pas loin de 40 ans.、Euh, il n'avait pas nécessairement le cœur assez fort pour supporter une telle expérience. Et、euh, certains avaient des remords. De... Il s aurait e n pu le tuer.、Là. Mais heureusement pour eux, le, le, le LSD est la drogue avec le taux de toxicité le plus bas. C'est-à-dire que le danger de mourir du LSD en tant que tel est nul, pratiquement nul. Sauf qu'on a Mais... déjà eu des crises cardiaques. Oui, exactement. Quelqu'un qui vit un moment d'angoisse intense, ben, ça peut mener à une crise、mmh. cardiaque. Donc, c'est là que c'est plus dangereux pour les gens un peu plus âgés ou les gens avec des mauvaises conditions physiques ouais. aussi. Ouais. Ce qui nous emmène en 1972, alors que Roxy Music donne son premier concert d'envergure au Great Western Express Festival d'Angleterre. Et là, on parle plutôt de la formation classique de Roxy Music, alors que Brian Lino、ouais. est encore membre de la formation. Et、euh, que c'était pas,、euh, e j a v a i des misères, moi, personnellement, avec Roxy Music. Ben, il y a、hein. beaucoup de gens qui aiment pas Roxy Music. C'était des,、euh, C'était pas très rock, là. C'était des gosses de riches, hein.、Ouais. C'était,、euh, des. des euh... Des、euh, f i l s à p a p a Ce q u o n a p p e l l e r a i t un p e u t r è s s n o b i n a i r e、euh, prétentieux. Euh, Ce qu'on pourrait appeler aussi du proto-disco pour certains aussi, parce que c é t a i t une musique très, très. très、euh, dans la p o p p o p Superficielle. Oui, exactement,、ouais. exactement. Et、euh, c'est devenu par la suite, lorsque Brian Mino est n t t r r e e a u e s parti, qui était un peu l'esprit créatif vraiment qui, qui emmenait le groupe ailleurs. C'est les deux seuls bons, vrais bons albums. C'est ça, c'est ça. Avec Brian Quoique Sirens. C'est un bon disque. Oui, il faudrait que j'écoute. Il faut dire que je n'ai pas une connaissance très, très profonde de, de, de ce qui est de Roxy Music. Je, je suis vraiment resté en surface.、Mm -hmm. euh, mais pour ce qui est de, des compositions de Brian Furry, je peux dire que je, je, je trouve ça très, très ordinaire.、Ouais. Justement, ça se rapproche beaucoup plus de la pop q u、ouais, euh, c u Oui, c'est ça. Donc, moi, je les connais tous, les albums de Roxy Music. Et、euh, j'aime tellement pas ça que certains, je les ai vendus. Bah, c est, c est, pour ne garder、bon. que les deux premiers et Siren, parce que. C'est pas C'est bon. une bonne façon de se faire un peu d'argent pour acheter d e bons albums p a r s i q u e s De se débarrasser de faire de la place pour des <rire> bonnes choses. Exactement. Oui. Ça,、ouais. ouais. ouais. ah, tu sais, je suis 100% d'accord. <rire> <rire> Ce qui nous amène en 1973.、Oui, en 1973, alors que Paul McCartney atteint pour la toute première fois le numéro 1 des palmarès avec Wings, et c'était la chanson My Love, bien sûr, excellente、ouais. pièce.、Et、évidemment, on parle avec Wings, parce qu'en、euh, mm -hmm. tant qu'artiste、euh, qu euh, solo, euh, je pense qu'il avait atteint la première position des palmarès avec u、euh, n c l e Albert. Ouais, euh, et、euh, ouais. Peut-être même. Euh, euh, Maybe I'm a Maze. Probablement, oui, qui a été le numéro 1 également pour lui. Oui, euh, et euh, il allait réussir. Re, re, refaire ce, ce, ce, ces trucs-là, en fait, retrouver le numéro 1 en tant qu'artiste solo par la suite aussi. Donc,、oui. euh, c'est la première fois avec Wings, puisque le premier album, malgré le fait que moi je le trouve excellent,、mm -hmm. euh, n'a pas été、euh, dans les favoris des critiques et n'a pas été dans la favoris des fans non plus. Mais il était numéro 1 en, en Amérique du Nord. C'est vrai, effectivement. e e f f c t Il v e e m n t faut dire que le nom de Paul McCartney, sa présence sur la poche, t t e a peut-être dû ouais, aider un、oui. peu. m、euh, a Il s i y a juste sa、euh, photo derrière. Oui, c'est vrai. Exactement, <rire> c'est très vrai ça. Ce qui nous emmène en 1980, cette fois-ci, alors、euh, que nous constatons en fait, le décès de c a r l r a d l e bassiste de Derek and the Dominos. Il devait être quand même pas très vieux, j'imagine.、Euh... Non, euh, et je pense que c'est.、Euh, je suis pas sûr, là, mais il me semble que c'est relié aux drogues,、mm -hmm. euh, décès de k、ouais. y l r a t l e C'est très malheureux. Donc, également en 1980, la même journée, Elton John qui lance 21 at 33. Oui, exactement. L'album qui soulignait le 21e album d'Elton John à 33 ans, ainsi que le retour de son collaborateur et lyriciste Bernie Taupin. On en a parlé justement la semaine dernière. o u a i que c'était chicané.、Euh, leur chicane qu'ils qui, qui, qui, qui avaient séparé quelques fois. C'est pas très intéressant. Ça, c'est du mauvais.、Euh, ben, on e s e n d u e 1980, c'était mauvais, là. Ça, ouais.、Ah, ça commence à être、euh, dans le moins bon. Disons. <rire> non, pas mal moins bon.、Ouais. <rire> en tout cas, p a s r o c k du tout. Oui, a s exactement. <rire> Et pour terminer la journée、euh, du 30 mai, en 1997, il s'agit du décès de Wes t a r k i n batteur, plutôt guitariste, que dit p o u r Guns N' Roses. Il a joué sur l'album Use Your Illusion. Il y a tellement de monde qui a joué avec Guns、ouais, N' Roses. Que de... je, je connais même pas Wes t a r k i n Ça, c'est dur de garder le compte non, de non, tous ceux qui ont passé au sein de la formation. C'est complètement fou. <rire> <rire> Ce qui nous amène au 31 mai oui, cette semaine. La dernière journée du mois de mai. Dernière journée du mois de mai, t nous débutons en 1944, alors que、eh、c'est la naissance de Mick Ralph, guitariste de Bad Company ainsi que de Mott t e Hoople.、Mm -hmm. Mick Ralph, qui euh, euh, a toujours fait partie de Bad Company, c'est le seul membre、mm -hmm. euh, qui n'a jamais quitté le groupe, qui a joué sur tous les albums. Oui.、Euh, mm -hmm. Il est venu en 1944, mais、euh, je dirais qu'il a l'air pas mal plus vieux que ses 68 ans.、Oh, C'est triste, mais.、Ah, C'est le rock'n'roll qui a laissé、oui. sa marque sur nous. Oui, lui. oui tout, à fait. tout à fait. Nous avons également en 1948 la naissance d'un des plus grands batteurs de l'histoire du rock, John Bonham, bien sûr, qui a été、euh, tambouriste pour Led Zeppelin. Oui. c h e、oui. r c h e z l'équivalent de. Un, un homonyme de batteur, synonyme、drummer. de batteur, drummer, mais. Je, je, percussionniste.、Euh, percussionniste, oui,、ouais, effectivement. Simple, percussionniste、ouais. de Led Zeppelin,、euh, donc、ouais. qui a connu euh, vraiment euh, la gloire avec、euh, ouais. ce groupe-là.、Ouais, Il y en a beaucoup qui disent que c'était、euh, euh, le plus grand batteur、euh, de、oh, toute、oui. l'histoire du rock et que personne ne lui approche.、Euh, effectivement.、Ouais. Ben, écoute, c'est un gars qui avait une technique, mais aussi qui avait le son, qui avait une présence qui était incroyable. Là, et.、Euh, Euh, on peut bien dire que Dave Roll joue n très t bien de la batterie et très fort et tout, mais ce n'est pas John Bonham non, non plus. Non. Il, y a, il y a Neil Peart qui n'est pas si mal.、Ouais. Euh, oh, oui, il y a bah,、ouais. Mike Portnoy aussi. aussi oui,、ouais, Portnoy mais... qui, qui, qui, qui a toujours en fait, eu Bonham en essayant de jouer. C'est un disciple de Bonham. Oui, exactement. <rire> exactement. Nous avons également en 1964 le Dave Clark Five qui fait sa première apparition au Ed Sullivan Show.、Mm -hmm. J'aime bien le Dave Clark Five.、Ah, c'est un excellent. C'est pas tout bon ce qu'ils ont fait, mais en général, c'est très bon. Et c'est rare des disques du de Dave Clark f 5. C'est très rare de mettre la main là-dessus. Là. Je vois pourquoi. C'est pas évident. C'est pas、mm -hmm. évident à trouver. Ça, je, peux,、euh, je peux en témoigner. <rire> Euh, nous avons également en 2000, cette fois-ci,、eh、bien, c'est le début、euh, de la tournée de réunion des g u e s s Who avec Randy Backman et Burton Cummings.、Mm -hmm. Donc, qui, qui étaient présents tous deux pour euh, cette euh, formation. Euh,、ah, ça, c'était en, en 2000, mais c'était pas la première fois qu'ils revenaient、euh, des g u e s s Who、il、avec b、euh, euh, euh, a c k m a n et. Non, il s e m u e ça aurait dû les être les fait dans les années 80. Oui, les années 80. Oui, même ouais, des années ouais, 80, effectivement. Oui, il、euh, y, y a une très très bonne chance que ça, ça ne soit pas la première fois. Euh, et on termine en 2005 cette journée du 31 mai, alors que l'armée du salut ferme l'orphelinat de Strawberry Fields, cette institution qui avait inspiré j o h n Lennon pour sa chanson Strawberry Fields Forever. Qu'est-ce qu'on en a fait de ça? C'est une excellente question. En fait, je crois qu'il y a eu une levée de fonds pour essayer de réouvrir justement l'institution.、Euh, je ferai une petite vérification p n d a n t r transformer ça en parc ou quelque chose comme ça? ça? Ça serait très, très, très possible, ouais, effectivement. On va faire une recherche. <rire> Et là, on va y aller en musique avec, justement, les Gassou, avec la version qu'on retrouve sur le vénile de No Time, parce que même sur la version CD, c'est une version tronquée, je dirais. Et là, on va entendre la vraie version du vénile, qui est très bizarroïde. La première fois que ma fille a entendu ça, elle vous demandait est-ce que ta table t o u r n e n t e est t r i s é e Vous êtes sur les ondes de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières C'est f o u x 89 1 FM。 Avec un de leurs nombreux classiques, la pièce Miss You. C'est tiré de l'album s o m e Girls de 1978. Et c'est une des euh, partitions euh, de, du guitariste Ron Wood qui s'était joint、euh, quelques temps avant, ben quelques temps, trois ans auparavant. C'est une de ses plus mémorables, je trouve. On va en reparler、ah, dans un moment. C'est une c h o s e que j'adore、ouais. personnellement.、Ah, ouais. Grande réussite. Et ça, c'est la pièce qui était omniprésente sur les o n d e s des radios à l'été 1978. Ça est euh, euh, une pièce de、um, Jerry Rafferty,、mm -hmm. euh, Baker Street. Baker Street. <rire> Euh, juste avant ça, on a entendu、euh, l e s Canadiens de Guess Who avec、euh, No Time, immense classique,、euh, version qu'on retrouve sur、euh, leur album v i n y l e Canned Wheat de 1969. Vous êtes en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre、euh, à l'émission REC Tessic, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On a parlé tout à l'heure de Strawberry Fields,、hein? on a fait des recherches,、mmh. on a fait nos devoirs. Et, Exactement.、Euh, tu as trouvé quelque chose. Eh bien, ça,、euh, ça reste quand même Wikipédia, mais selon、euh, l'Encyclopédie Libre, eh bien,、euh, l'institution a fermé ses portes en 2005, mais a été convertie、euh, sous forme d'église. C'est devenu une église et un centre de prière.、Euh, on dit également que les portes de Strawberry Fields, qui est en fer forgé rouge, ont, avaient été retirées, ont été、euh, donc répliquées et remises en、mmh. place en 2011. donc c e、euh, ne sont pas les portes originales, euh, mais, euh, quelque chose de très, très similaire. Et de beau. Et de très beau. Et c'est、bon、toujours, oui, effectivement, c'est quand même assez beau. Et c'est encore et toujours un lieu de pèlerinage euh, pour les、euh, ouais. fans de qu l'église. Quelque sorte d'église,、euh, au fait.、Euh, c'est une très bonne question, mais ça doit être quelque chose d'anglican. Pas de church o f rock'n'roll.、Euh, euh, non, ça m'étonnerait, effectivement. <rire>、euh, ça serait、euh, probablement plutôt l'église anglicane、euh, qui s'est installée là. Il faut dire qu'eux n'ont pas vraiment de, de,、euh, de complexe à réutiliser des, des, des, des, des, des endroits、mm -hmm. euh, qui ne sont pas nécessairement construits. Et、effectivement, pour ça, religieux, pour créer、euh, des églises. Quoi qu'une chapelle devait déjà avoir ça également dans l'institution,、oui. puisque c'était、euh, un e orphelinat. Oui, c'est un orphelinat.、Mm. Oui. Juste en passant, t u r e v o i s la vidéo、euh, de formation Foxy Shazam, euh, euh, I Like It,、euh, qui se passe dans une église,、euh, The Church of Rock'n'Roll, c'est très、oh, drôle, ça m o u v r a i t balle d é t o u r c'est comique. <rire> Ce qui nous emmène maintenant aux éphémérides du 1er juin, donc、euh, aujourd'hui même, en cette、euh, diffusion originale.、Là. Très exactement, et、euh, on débute en 1947 avec la naissance de Ronald David Wood, mieux connu sous le nom de Ronnie. Il était、euh, guitariste pour les Faces et est devenu Second guitariste des Rolling Stones, il célèbre ses 65 ans、oui. cette semaine aujourd'hui même dans notre diffusion originale. En、oui. effet. Excellent n effet. e guitariste et aussi c'est quelqu'un qui a la réputation d'être un type extraordinairement sympathique,、oui. vraiment gentil. Alors、euh, c'est pour ça probablement que ça fait aussi longtemps qu'il est avec les Rolling Stones parce qu'il joue un peu un rôle de, de、euh, peut-être pas de médiateur, mais de. de, de De diplomate、exact. entre Keith Richards et、euh, Mick Jagger. C'est、euh, lui pas mal qui a sauvé le groupe hein, dans les années 80 lorsque、euh, Jagger et Richards étaient c o u t e a u t i r é Ça ne m'étonne même pas.、Mm. C'est、ouais, quelqu'un de très calme et qui paraît justement très très posé, qui prend、euh, sa place de second guitariste,、oui. si on veut.、Euh, on on, on l'entend pas. r é e l a e m e n t donc ce、si、qui aide、euh, probablement justement à son, son, son, son rôle de、euh, médiateur.、Oui. Et justement, parlant des Rolling Stones en 1964, eh bien, ils arrivent au Kennedy Airport pour leur toute première tournée américaine, donc、oui. quelques mois après les Beatles. Sauf、euh, que ça avait été,、euh, ben, c o m p a r a t i v e m e t u Béla, ça avait été un fiasco. Ça、oui, s'est pas bien passé、euh, pour les Stones.、Euh, Euh, heureusement, ça s'est amélioré par la suite. Oui, bien, cette première tournée-là a été aussi.、Euh, en fait, ils ont fait des, des concerts, mais ça、mm -hmm. a été très médiatique également.、Oui. Ils faisaient le tour des médias et、oui. ils, parfois ils passaient dans des villes où ils ne jouaient même pas pour passer à la télé, justement.、Mm -hmm. Et on se rappelle de, de, de leur r é f l e x i o n à, à une émission.、Euh, Euh, en prime time,、euh, je me rappelle pas si c'était sur quel réseau, mais、mmh. c'était le, le Dean Martin Show.、Mmh. Euh, Dean Martin, qui était vraiment un salaud avec eux,、euh, <rire> odieux,、euh, vraiment, un écœurant, l e <rire> n、bon, Dean Martin était un salaud dans la vie, donc,、okay. <rire> <rire> on peut imaginer avec les Stones.、Euh, D'ailleurs,、euh, j'ai vu、euh, le, le, le fameux film Shine the Light où on présente des images de la première tournée américaine et où on voit un Charlie Watts complètement, mais qui, qui a l'air tellement blasé et a détesté donner des entrevues. C'est incroyable. Mais, ouais, mais je pense que c'est juste sa personnalité, sa façon à lui. C'est quelqu'un très, très calme dans la vie, un、ouais. p e u n sans rire aussi. Donc,、euh, ça, c est, c est, c est, il donne cette image-là en entrevue d'un gars.、Euh, Euh, bah, moi, je, je suis le batteur, là, donc ça, je s p a r l e aux autres. Je suis un musicien, moi, je fais de la musique.、Euh, On vous entend pas d'un、euh, Ringo Starr qui, qui fait des blagues et ouais, qui, est、euh, qui, qui, qui est jovial. Donc,、euh, Charlie Watts, c'est un peu comme,、euh, comme Neil Peart, The Rush.、Euh, il a i m e pas tellement、euh, se livrer aux journalistes. Exact.、Euh, un peu plus ses a c t e s t t loin de ça, oui.、Ouais. Ouais. Ce qui nous amène en 1967, cette fois-ci, alors que les Beatles lancent Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album est certifié disque d'or à sa sortie,、euh, disque qui a franchement, est,、euh, révolutionné, le monde、oui. de, de la musique. Qui est、même. arrivé à un moment, là,、euh, écoute, il pouvait pas arriver à un meilleur moment que ça, c'est, c, c, c e ce qui en a fait vraiment un monument historique,、euh, de l'été de l'amour,、euh, du mouvement h i p p i e du mouvement Peace and Love,、mm -hmm. euh, c'est, Comme on disait tout à l'heure, pour moi, c'est pas le meilleur album, mais c'est le plus marquant. Oui, oh oui, carrément, oh oui, c'est vraiment quelque chose qui a changé、euh, complètement la conception là,、mm -hmm. de, de la musique pop、euh, qu'on pouvait en avoir. Et le premier album, a, ben, en fait, un des premiers albums à avoir été travaillé en studio vraiment beaucoup avant sa sortie. Surtout les Beatles, ça a été l'album sur lequel ils ont travaillé le plus longtemps, en fait,、mm -hmm. jusqu'à date, jusqu'à temps qu'ils sortent. Euh, et euh, ça, ça d o n n a i t vraiment de quoi de complètement génial et complètement tordu, si on veut, par rapport à l'univers b e a t l e s q u e qu'on avait auparavant. <rire> par la suite, en 1969,、eh、bien, alors qu'ils font leur fameux bed-in à Montréal, John Lennon et Yoko Ono, assistent,、euh, assistés plutôt de Tommy、euh, et Dick Smothers, t e r e k Taylor, Murray d a c a y et Timothy Leary, enregistrent la pièce Give Peace a Chance.、Ouais. Excellente pièce. Euh, donc, c'est vraiment en même temps.、Hein? Les Beatles, la sortie de l'album blanc, la sortie de Sgt. Pepper dans les e a r t s c l u b Band, également,、euh, ce s t ce Bed-In en 1969. Donc, tout en. En juin, un an plus tard, ouais. donc, il y a quelques années de différence、mm -hmm. chacun.、Mm -hmm. euh, et euh, donc, très, très bonne pièce C'est drôle, de... v i e n Je vois des frères Smothers étaient là. l e s frères Smothers qui étaient des humoristes qui animaient aussi. Ils avaient leur propre émission、mm -hmm. euh, dans, dans un. Euh, pour un réseau、euh, majeur aux États-Unis.、Euh, et quelques années plus tard,、euh, John Lennon s'était fait mettre à la porte d'un club euh, où euh, les frères Smothers euh, donnaient euh, un spectacle.、Oh oui. et bien, parce que Lennon les avait ils avaient chahutés. C'est quand même, <rire> quand même ben, particulier. Pendant <rire> sa b a r r i è r e du Last Weekend. Où, oui, oui.、Euh, ah, oui. Ça, ben, il était moins parlable, d i、si、s on veut, dans oui, ce temps-là. Il était pas、euh, <rire> mal out of it. <rire> Euh, donc, euh, pièce euh, franchement mémorable. Par la suite, en 1973,、eh、bien Paul McCartney et Wings lancent Live and Let By, chanson thème homonyme du dernier film de James Bond qui est paru、ouais. à l'époque.、Mm -hmm. Très, très bonne pièce qui est d'ailleurs toujours jouée par McCartney、mm -hmm. euh, en concert. En fait, c'est le. Le, le, le point.、Euh, le climax. Le climax, voilà. Un、ah, bon français.、Euh, de, du concert. <rire> c'est le point d'orgue. c e n t le point d'orgue、ouais, ouais. du, du concert. Lui qui、euh, a suivi, c'est son oncle Albert, justement, la, de la pièce Uncle Albert, Admiral Horsley,、euh, qui lui a montré comment、euh, faire un bon pacing de show, c'est-à-dire faire comme un W, justement.、Mm -hmm. On commence en haut, on descend tranquillement, on remonte, et là, à n m o m e n é justement, il y a le point culminant qui est en plein milieu. Et on, commence, on descend et on remonte pour terminer encore une fois très très haut.、Euh, mais rien dépasse le point culminant, justement, qui,、oui. euh, dans son cas, live and let die avec les, les feux d'artifice,、oui. c'est、euh, vraiment. Euh,、ouais. Mieux, surtout, mieux en extérieur qu'à l'intérieur. Oui, tout à fait. Surtout, à, écoute, à, à Québec, là, j'ai pas aimé le, le, le spectacle pour un paquet de raisons qui ont rien à voir avec Paul McCartney, mais il faut dire que c'est、euh, c'est là où j'ai vraiment été,、euh, que j'ai trouvé que sa version de Live and Let Die était absolument h u r i s s a n t e o i、ouais, e a c t e La plus belle là, de toute. de tous les concerts de McCartney auquel j'ai je... assisté. Ben, écoute, moi, j'étais avec des gens qui n étaient pas nécessairement des fans finis des Beatles et de McCartney, e、euh, t on était tous très fatigués, justement, de, de, de, de l'attitude des gens de Québec et aussi de, du temps qu'on a passé,、euh, à l'extérieur à attendre, là, que é t a i t pénible. q u t a i t pénible. Oui.、Ça. vraiment pénible. e、euh, t、euh, on pensait, on se disait, justement, peut-être、euh, qu'on partira i t d a n s la fin、oui. pour pouvoir essayer de, et là, l é v é n e m e la Dare a commencé et après ça, on était complètement revigorés, justement. o u a s o u ouais. ouais、euh, tombé, tombé, avec, euh, Tous ton bisou le dos, v r a m e n C'était hallucinant. <rire> J'en ai des frissons encore quand je le revois parce que、ah, j'ai、oui. euh, une captation donc, qui avait été faite du, du, du show、euh, sur un DVD et c'est hallucinant,、oh, e n c o、oui. r e aujourd'hui. Levin Leddae,、euh, une vraie merveille en spectacle. Exactement.、Mm. Par la suite, en 1975, les、eh、Rolling Stones embarquent pour une tournée des Amériques. Il s'agit de leur première tournée avec Ron Wood à la guitare. Donc, tout est en tout hein, ce, ce,、oui. cette semaine, ou en tout cas en cette journée du 1er juin.、Euh, tout ça revient en s e m b l e à ce moment-là, je pense qu'il ne faisait, des... faisait pas partie des Rolling Stones officiellement. o c i e l l m e n t dans s n accompagnement.、Oui. Oui. C'était après la tournée qu'elle a joint la formation、oui. officiellement. En 1977, cette fois-ci, Kiss lance l'excellent Love Gone. Oh oui. Très très bonne pièce d'ailleurs. C'est ma pièce préférée de Kiss. C'est la、euh, pièce qui f a s s e、euh, le plus, je trouve,、euh, quand tu mets l'album.、Euh... D'ailleurs,、euh, dans le film Detroit Rock City, où la, la, la mère pense qu'elle va mettre un disque des Carpenters, et finalement, c'est,、euh, pas les Carpenters, je pense que c'est Dean a n Mary, quelque chose du genre. Et finalement, c'est Love Gun de Kiss qui, qui est à l'intérieur du <rire> disque, et,、euh, c'est justement la pièce qui ouvre l'album, et、ouais. la, la, la, la, la, la petite madame est chahutée, c h a i t é e c'est incroyable. <rire> Donc,、euh, ouais, c'est une pièce que j'aime bien,、euh, de Kiss. Ouais,、ah, très、euh, percutant. Ouais, e x a c t Surtout la version sur Alive 2. Oui, oui. oui.、Oh, qui, qui, qui est mémorable, elle aussi. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de version vinyle de Alive, aucun de, de la gang. Donc,、ah、il faut, faut, faut, faut que je mette la main là-dessus.、Oui. Nous avons également 1998, Scott Wiland, e chanteur des Stone Temple Pilots, qui est arrêté pour possession de p r è s de 100 d'héroïne.、Euh, donc, il s'est dirigé vers un centre de s i n t o x i c a t i o n quelques temps à, à paraprès, c'est-à-dire.、Ouais. Euh, pour une des nombreuses fois, je pense <rire> qu'il est... C'est un abonné.、Oh, oui, oui. Euh, on, dirait, euh, on aurait quasiment dit qu'il qu cherchait à se faire arrêter à chaque fois là, pour、oui. euh, peut-être justement se faire traiter. Et, et nous terminons en 2005、euh, la journée, bien sûr, du、euh, c'est-à-dire du 1er juin, justement, parlant de Scott w y l a n d Eh bien,、euh, Audio Slave en 2005 est au. numéro... Scott w y l a n avait fait. Non, lui, c'était、ouais. Velvet Revolver. C'est pas、oh, du、okay. tout la même chose. <rire> non. non Audio Slave, c'était avec Chris Cornell. Chris Cornell,、oui. voilà. Oui.、Euh, et donc, Audio Slave, oui, qui est au numéro 1、euh, des ventes de disques avec leur second album, Out of Exile.、Mm. Je les ai pas suivis avec Out、non. of Exile. Non, mais en fait,、euh, Audio Slave, c'était、euh, Rage Against the Machine, mais avec、ouais. le c h a n t e u de Soundgarden. C'est ça.、Euh, mais ça faisait pas、euh, Raging on the Machine, ça faisait、euh, commercial. Oui,、euh, mais on、ouais. avait le son de guitare de Tom Morello qui é t a i t intéressant, mais les pièces, la façon qui était construite, c'est p a t a i t formaté pour la radio、oh, ouais. commerciale.、Oh, ouais. C'est、ouais. pas ouais. Très, très bon. Ouais, v r a i m e n t pas. Ce qui nous amène au x deux juin. Deux juin, et on débute en 1896 avec une invention de、euh, Gugliel, Guglielmo oui, Marconi、mm -hmm. euh, qui reçoit un brevet aux États-Unis. Il s'agit de la radio donc,、ouais. qui célèbre ses 116 ans. Euh, cette année, on parle、euh, donc de la radio,、euh, sans fil, en fait, puisque、mm -hmm. Marconi est aussi l'inventeur de la télégraphie sans、mm -hmm. fil,、euh, qui a amené éventuellement à voir justement la radio, la transmission du son.、Euh, puisque lorsque lui-même、euh, a créé le télégraphe sans fil, c'est ici, il s'agit juste d'une question de temps avant qu'on puisse vraiment avoir des voix,、mm -hmm. euh, qui vont,、euh, traverser les airs comme ça. Également en 1941, c'est la naissance de Charles Robert Watts, mieux connu sous le nom de Charlie, batteur des Rolling Stones, <rire> qui célèbre ses 71 ans、oui. euh, cette semaine. C'est le plus vieux de la formation, n'est-ce pas? Il me semble que oui.、Euh, ben.、Euh... De la formation originale parce que Bill Wyman est ouais, pas était loin de u p plus v Il e semble qu'il、ouais, qu est pas loin de 80. Oui, c'est vrai, vrai, vrai. Charlie Watts, lui, est le doyen de la formation、ouais. présente.、Mm -hmm. euh, et on parlait justement de lui et de son attitude、ouais. de pince s a n à rire tout à l'heure. <rire> tout, tout est proche cette semaine, on dirait.、Euh, en 1953, c'est Elvis Presley qui termine ses études secondaires au LC h u g h e s High School de Memphis. Donc, Il s'est、euh, arrêté là. Il s'est arrêté là, effectivement. Il a v a i t c o n d u i t e des camions par la suite. En 1973,、eh、bien, John Bonham met fin à une dispute avec le gérant du groupe, Bill Graham. Et, et le、oh. gérant du groupe, plutôt, et Bill Graham, en、ouais. laissant un seau d'eau sur la tête de ce dernier.、Mm -hmm. euh, Parce que le gérant du, de, de, de Led Zeppelin, c'était Peter Grant. Peter、hein? Grant, effectivement.、Euh, et Bill Graham, j'en ai déjà parlé, Bill Graham,、euh, grand producteur, grand.、Euh, Promoteur de spectacles de la côte ouest、euh, et même des États-Unis tout court.、Mm -hmm. euh, il avait un caractère assez. pas facile, mais c'était un homme qui était très loyal.、Euh, il s'entendait très mal avec Led Zeppelin et、euh, tellement que、euh, lorsque j'ai lu son autobiographie,、euh, qui est parue au début des années 90, il me semble, en tout cas pas longtemps avant qu'il décède,、euh, il parlait de tous les artistes、euh, qui, dont il avait、euh, contribué à. Mousser la carrière, tout ça. Et je me disais, pourtant, les z e p p e l i n ils ont joué souvent pour lui. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas?、Euh, J'ai eu ma réponse vers la fin du livre parce qu'il consacre un chapitre. Il consacrait chapitre un c h a p i t r e sur les z e p p e l i n dans lequel euh, il, euh, il, il, il, il, il laissait aller son fiel、euh, de façon vraiment très, très, très. s t é i t é v e i l l Il les détestait. <rire>、oh, oui, profondément. Ce qui nous amène par la suite en 2003, alors que encore une fois, Scott Weiland, qui plaide coupable, non coupable, dis-je, des accusations de possession d'héroïne dans une cour de Los Angeles. Et là, c'était un autre épisode.、Euh, c'était même pas、euh, la, la, pas la, la, la f... même que、Pardon. ce qu'on avait présenté,、euh, puisque l'autre, c'était en 98, celle-là. En ben 2003, ben oui, ben oui. on en avait parlé, je crois, c'est la semaine dernière q u i avait été arrêté, là, ou dans le courant, en fait, l'animé. <rire> Euh, Qu'il avait été arrêté encore pour possession d'héroïne. Et justement. Tout un moineau. Oui, tout un moineau, effectivement. Et parlant justement d'héroïne, eh bien, en 2004, dans une entrevue pour le magazine u n c u t c'est Paul McCartney qui admet avoir fumé de l'héroïne, mais. Sans le savoir.、Euh, il, a, il a affirmé également n'avoir ressenti aucun effet、ouais. euh, suite à cette utilisation-là. Il、euh, faut dire que l'héroïne fumée est beaucoup moins dommageable et beaucoup moins active que l'héroïne injectée dans le sang. Oui,、ouais. addictive, effectivement.、Ouais. Euh, McCartney qui dit que lui, sa drogue de prédilection à l'époque, c'était le LSD, après l'avoir bien sûr essayé.、Ouais. Mais. On sait qu'il est également un grand fan de marijuana. c e q u i a été arrêté si souvent、mm -hmm. en possession de cette drogue. Tu sais, dans son,、euh, sa biographie officielle, Paul McCartney raconte qu'à、euh, un certain moment donné,、euh, il fréquentait le gratin artistique、euh, de Londres. Alors qu'il était célibataire, jeune、mm -hmm. homme,、euh, au milieu des années 60, et、euh, quelqu'un lui avait euh, offert euh, de l'héroïne, mais le type avait l'air、euh, pas bien,、il、avait l'air malade,、oh. et、euh, Paul lui a demandé、euh, Ah, est-ce que c'est bon? Et le gars s'est mis à penser, dit, non, pas vraiment. Alors pourquoi tu m'en offres Pourquoi je devrais en faire <rire> Il n'en a pas fait.、Ah, C'est le côté justement addictif de cette drogue-là, qui, qui,、mm -hmm. qui est le pire,、euh, la pire chose qui peut pas arriver à quelqu'un dans la vie. C'est assez,、euh, assez dommage.、Oui. Et on termine finalement en 2008 avec le décès de Bo Deadley, qui avait 79 ans. Et ça, lui, il est décédé le 2, mai,、euh, 2, juin, euh, 900, euh, 2, 2 juin 2008.、Oui. Voilà. C'est、euh, un des grands pionniers du rock, mais pour、euh, la, la, la, la plupart des gens, il est seulement connu pour、euh, la pièce Who Do You Love. Oui, effectivement. Et la pièce également b o d u d e d l y qui avait appelé de son nom, mais qui a é t é aussi un genre de, de, de standard rock là, à l'époque.、Ouais, Je pense qu'il y avait des repris aussi par les Yardbirds. Oui,、ouais, effectivement. Mais、euh, ça a été ouais, une, une carrière. Euh, du, qui, qui a duré pendant des années,、mm -hmm. mais une reconnaissance、euh, qui est vraiment au niveau du début de sa carrière.、Oui. Il est plus reconnu par ses p a i r s que par,、euh, par le public, je effectivement, dirais. Effectivement,、ouais. ouais. C'est un musicien,、euh, comme on dit, un, un musician's musician. <rire> C'est un <rire> musicien-musien. Ce qui nous amène à la dernière, dernière journée de la semaine, le 3 juin. Et effectivement, et on débute en 1926 avec la naissance de l'auteur et poète Allen Ginsberg, qui était. une très, très grande influence pour Bob Dylan, Les Clash, ainsi que plusieurs autres musiciens. Également, un ami de Jack Kerouac. et...、Oui. Euh... Autre beatnik de l'époque.、Oui. Un type très, très étrange. Oui, e x a c t e f f e c t i v e m e n t Mais qui, dans sa pensée, dans sa façon de vivre la vie et son état, justement, de beatnik a été、euh, un peu à l'origine de la、mm. vie rock'n'roll telle qu'on l'a connue dans les années 60.、Oui. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus relâché、euh, au niveau des convenances, etc. Et g i n s b e r g était le gars à la longue barbe et tout、mm. dans les années 60. Donc, Avec, euh, ben, il, faut, il faut le voir danser、euh, oui. lors du,、euh, comment ça s'appelait, le, le premier Be In、euh, à San Francisco, Golden Gate Park.、Oh, c'est une très, très bonne question. Il, il était là. En tout cas, c'était au début de l'année 1967. Je pense que c'était en janvier 67. Il était là, il dansait. Il, Il faut absolument le voir, c'est quelque chose. Il est spécial, il est très spécial. <rire> c'est un genre de, de, de, de. En fait, moi, il me fait penser à, à Raoul Duguay. Ra Raoul Duguay me fait penser un peu à, à Ginsburg ouais, dans, ouais. dans ses années les plus folles.、Là. Euh, en beaucoup plus gras. Oui, oui, <rire> effectivement. e n effet. a o n s également, par la suite, en 1946, la naissance de John Paul Jones, bassiste de Led Zeppelin, qui lui célèbre ses 66 ans cette semaine. Oui. C'était、euh, le, le, le membre, je dirais, tranquille, un peu effacé de, de、oui. Led Zeppelin, mais、euh, musicalement, c'est un membre très, très important. C'est un excellent arrangeur, c'est un multi-instrumentiste.、Euh, il a beaucoup contribué à l'enrichissement de la musique de Led Zeppelin. Effectivement. Très bon bassiste aussi. Oui,、oh、oui, vraiment. Nous avons aussi en 1946 toujours la naissance d'Ian Hunter, chanteur pour Mud d h e Hoople. Oui. Qui lui célébrait ses 66, 66 ans, lui également, cette semaine. Mais également en 1946, la naissance de Michael Clark, e batteur des Birds. Oui. Qui lui est décédé, par contre. Oui, tout à fait. Euh, également toujours dans, dans le registre des batteurs,、euh, c'est celle de la naissance en 1947 de Mickey Finn, batteur pour T-Rex cette、ouais. fois-ci. i l est décédé、euh, au début des années 70、mm -hmm. euh, ouais. euh, de la drogue. Oui, effectivement, ouais. Comme, comme plusieurs autres, malheureusement. En 1952, cette fois-ci, on a beaucoup de naissances, aujourd'hui, e、euh, u dans le 3 juin, et la naissance de Billy Powell, le claviériste de Leonard Skinner, qui lui aussi également est décédé. Est-ce que c'est dans l'accident d'avion?、Euh, non, lui, lui, il est、non? décédé d'une crise cardiaque il y a、mm -hmm. quelques années. Oui, c'est vrai.、Ouais. C'est pas si longtemps que ça, peut-être. Non. Deux, trois ans. Que je me rappelais. Euh, en 1964, cette fois-ci,、eh、c'est Ringo Starr qui s'effondre de fatigue、euh, dû à une amygdalite. Les Beatles ont、euh, été, en fait, le Beatles a été remplacé par Jimmy n i c o l s pour、euh, ce qui restait de la tournée, cette, de la tournée américaine, non, européenne, quoi, non? Euh, européenne euh, oui, oui, effectivement, oui. qui suivait la tournée américaine. C'est ça. Et、euh, tu, tu sais,、euh, il, a, il a inspiré Jimmy Nichols、euh, la pièce、euh, Getting Better de、euh, ah, ouais. l'album、euh, Sgt. Pepper c'est parce que, à toutes les fois, après un concert que les Beatles allaient le voir pour lui dire et puis comment ça se passe, tout ce qu'il répondait c'était It's getting better, <rire> ça s'améliore, toutes les fois. Alors, eux autres trouvaient ça très drôle et、euh, Paul McCartney en a fini par en faire une chanson. C'est un des seuls types. Outre ces quatre-là qui ont connu vraiment ce qui était la b e a t l e m a n i a à première vue,、mm -hmm. là, qui é t a i t sur scène avec eux, ce qui est vraiment incroyable.、Oui. Euh, et nous avons aussi, bah, cette fois-ci, dans la journée, toujours du 3 juin en 1967, The Doors qui lance l'excellente pièce、euh, Like My Fire,、oui. bien sûr, qui a marqué leur carrière. Ah,、carrément. tout à fait. Et, et qui a marqué aussi、euh, l'été、euh, 67,、oui. l'été de l'amour、euh, et le mouvement hippie. Like My Fire, qu'on va entendre dans un moment. Une excellente pièce, la formation.、Euh, toujours dans la même journée, en 1967. Et...、Oh, oh, oh, Qu'est-ce <rire> que c é t <'était> a i t que ça? Une <rire> publicité.、Euh, toujours en 1967, dans cette même journée, Jefferson Airplane font une apparition sur le plateau de American Bandstand.、Euh, ils sont là pour jouer White Rabbit et Somebody to Love. Donc, ce sont les vidéos, je crois d'ailleurs, qui, qui, qui nous rappelaient le, le plus ces pièces-là, parce、ouais. qui ont été le plus utilisées également、mm -hmm. dans les médias. Euh, on faisait l'utilisation du fond vert en arrière là, pour、euh, faire un effet psychédélique. C'était assez、mmh. particulier, ça.、Ouais, C'est dans,、euh, dans White Rabbit qu'on voit au début euh, euh, Gray Slick éclater de rire là,、mmh. sans, sans raison. C'est、ouais. bizarre, oui. Oui, alors C'est vraiment spécial. C est, c est, c est... Ça, ça, ça rajoute beaucoup au climat psychédélique,、oui. euh, cet éclat de rire. <rire> Exactement. Impromptu et, et c o n g r u Oui, oui,、ouais, assez particulier. <rire> Nous avons aussi en 1972 Pink Floyd qui lance Obscured by, Clark, by, by Clouds. Oui, voilà. Oui.、Euh, bande sonore du film du même nom réalisé par Barbet Schroeder. En fait, le film s'appelait、uh, The Valley. The Valley, oui. Oui, oui. oui effectivement. Le、oui. film bizarroïde. De... Oui, oui, oui, assez vaste. Mais, mais à l'image de Pink、aussi. Floyd,、euh, oui. c'est tout à fait approprié d'aller chercher、euh, Pink Floyd pour un film aussi étrange. Pour ce film-là, effectivement.、Oui. C'est arrivé souvent, hein, Pink Floyd? Ben, souvent. Ils ont été censés. Il y en a au moins trois. Fois, il y a, il y a、ouais. le film More, g qui était、exact. le premier. Ensuite, il y a Zabriskie Point, ouais, qui n'est pas qui, si m a l comme film. Non, c'est un film intéressant, qui utilisait aussi la musique d'autres e d groupes, mais Pink Floyd ont composé、euh, spécifiquement, justement,、mm -hmm. pour Zabriskie、ouais. Point. Euh, et euh, donc, ce film également de Valley、euh, qui était un peu à l'origine de compositions qui auraient pu servir pour, c'est-à-dire,、euh, euh, qui ont servi par la suite pour Dark s o u l of the m o o n C'est surtout The Risky Point. Ah、à、oui. b r u c e Lee Point,、euh, comment s'appelait le, le, le réalisateur de ce film Antonioni. Anthony,、euh, lui, i les y avait musiciens de Pink Floyd、euh, lui soumettaient des idées et il s chialait.、Ah、non, non, c'est pas bon, ah non, c'est pas bon. Et、euh, là-dessus, il y avait、euh, les, les, la base de squelette pour,、euh, entre autres, Us and d m e t v a Et、euh, Antonioni avait levé le nez là-dessus et les gars se sont dit Bon,、oh, c'est pas grave, on va l a p p r e n d r e un moment donné pour un album, bien、hey. sûr. Comme le disait Roger <rire> Waters, en fait, Antonioni, lui, ce qu'il voulait, c'était Careful with that,、uh, Careful with that, oui. Axe oui, Eugene. Oui, oui, oui. Eugene. Euh, et euh, dans le fond, pour l'avoir, il avait comme un peu signé le groupe pour qu'il fasse d'autres compositions, mais、mm -hmm. il voulait vraiment utiliser cette pièce-là、oui. l'origine.、Mm -hmm. Qui s'appelait、euh, euh, a... ouais, Sign、non? In Number 4,、ouais, quelque chose comme ouais, ça. C'est genre...、ouais. particulier, ça,、ouais. dans l'histoire de Pink Floyd, les, les utilisations de leurs pièces pour les films. Il、mm -hmm. euh, faudrait peut-être.、Euh... Enfin... j a u r a i s en écouter probablement f a i t d e semaine d'ailleurs、oui. pour oui. plonger là-dedans. <laughs> En 1972, cette fois-ci, bah, non, on en vient d'en parler, mais、euh, dans, toujours dans la même. Oui, en 1972,、oui, c'est pas là、voilà, parce qu'on avait deux infirmières. C'était de les 24, Eagles. Les Eagles qui lancent la pièce ou l'album, plutôt, t a k e i d i d s Non, c'est la pièce Taygidis, c'est ça, i l Euh, également en 1974, Paul McCartney et Wings sont au sommet du palmarès avec l'excellent album Bell on the r o c Oui, qui a finalement euh, fermé euh, la trappe de toutes les personnes, les, les critiques, c'est ça, qui, qui, qui, qui s'amusaient à varger、mm. dessus. Non, c'est, un excellent album réalisé en grande partie en Afrique、euh, du Sud,、euh, qui, e s t franchement.、Euh, Au studio pas, de、oui. Gingerbreaker. Exactement, oui. Et, et Paul McCartney s'était fait、euh, a c c u s é par Fela Cutie de voler,、euh, voler le style、euh, ouais. de musique、euh, africaine. o、ouais, okay. u、euh, c e s t ça, des, des musiciens traditionnels africains、euh, disaient, il est venu pour voler notre musique. Euh, et et là, Paul McCartney leur a fait écouter ce qu'il avait fait et il a dit ça ressemble pas non, à. l'époque de l'afrobeat, où c'était vraiment le, le, le plus...、Euh, le c'est-à-dire moment le plus proéminent de ce, ce style de musique,、euh, McCartney était complètement à des milles de ça,、mm -hmm. là, franchement. c o o t i e aurait dû、euh, se méfier plus de Miles Davis, tant qu'à ça, qui lui est allé chercher des éléments d'afrobeat, je pense, sans même m e t t r e les pieds en Afrique. Donc, on imagine. <rire> Euh, nous avons également en 1981 bien Phil Collins qui lance son premier album, Face Value. Mauvais souvenir. Moi,、ouais, un、euh, album assez moyen, merci. a s s e z p o t Exactement. Ce qui nous amène cette fois-ci en 1988, Van Halen qui se voit dans l'obligation d'annuler un concert à Hambourg alors qu'un morceau de plâtre vient,、euh, venant du plafond, bien sûr, tombe sur le bras、euh, du batteur Alex Van Halen. Oui, là, il y avait des raisons d'annuler. Tu sais que Van Halen vient d'annuler、euh, plusieurs, plusieurs dates de leur tournée américaine.、Là. Ah ouais? Euh, oui, et puis、euh, c'est curieux, il y a des rumeurs comme quoi、euh, il sera s i encore t e n en train de se séparer là, parce qu'il、mm. se s chicane n t avec、euh, David Lee Roth, la famille Van Halen. Ça, c'est des rumeurs、euh, qui ont été、euh, sérieuses, là, qui, qui ont été amenées par le magazine Rolling Stone. Il、euh, y en a d'autres qui disent、euh, non, tout simplement, c'est que le groupe est épuisé,、euh, ils sont ouais, fatigués. c e q u i Ce qui ramène、euh, des craintes par rapport à l'état de santé d'Eddie de Van Halen,、mm -hmm. hein, qui a combattu un cancer il y a quelques années.、Ouais. Euh, donc, euh, Van Halen. C'est arrêté pour le moment.、Là. On n'en sait pas plus. C'est mystérieux pour le moment. C'est très malheureux. Il va falloir qu'on qu en fait, qu qu sienne au courant. <rire> à savoir qu'est-ce qui va arriver <rire> avec ça. Évidemment, on va le faire. <rire> Et nous terminons cette、euh, semaine d'éphéméride du、euh, 28 mai au 3 juin、euh, en 2010, alors que la ville de Los Angeles、euh, renomme la journée du 30 mai、euh, le Ronnie James Dio Day. Oui, et ça, ça c'est vraiment c e stupéfiant, s t ça,、mm -hmm. qu'une ville décide comme ça d'honorer un, un chanteur de heavy metal. Ça, ça sort vraiment de l'ordinaire et,、mm. et, et euh, c'est bien tabou,、ouais, c'est tout à fait fantastique. <rire> <laughs> <rire> eh bien, merci beaucoup, Simon. Je s u s reparti. Je rappelle que Simon anime deux émissions sur nos o n d e s cet été. Il y a un genre de bleu, ça c'est le lundi à 20h, en reprise les dimanches à 17h, les mercredis à, à 13h.、Mm -hmm. Et album classique, ça c'est les vendredis, juste devant un classique, à 10h, en reprise les dimanches à 13h,、euh, je m'excuse, à 16h plutôt.、Euh, album classique Oui, c'est les dimanches à 13h. C'est à 13h,、ouais. et、euh, les mardis à midi, évidemment. Merci beaucoup, Simon. Merci, Merci de m'avoir reçu.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 Du glitter rock, du boogie, du rock québécois ainsi que du métal. Vous allez un peu plus loin dans l'émission, le métal. Pour souligner ce 800e anniversaire, mon ami de Dr. p e n r a g o n va se joindre à nous au cours de l'émission, puisqu'en effet, tel qu'on l'a annoncé cette semaine, nous allons vous présenter nos 25 pièces favorites de rock aujourd'hui. Des choix qui pourraient surprendre plusieurs. On va entendre entre autres des formations des artistes comme Deep Purple, les Rolling Stones, Alice Cooper, Yes, les Wings, les Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath. Pour vous donner une idée de ce que le programme va avoir là, je vous invite、euh, à aller consulter le site web de l'émission Rock Classic au www.rockclassic.net sur lequel vous retrouvez r e ma liste personnelle, mes, 20, mes 800 morceaux de rock、euh, préférés. Je vais vous présenter、euh, aujourd'hui, comme je l'ai dit, mes 25 pièces préférées et le docteur va faire、euh, la même chose en vous présentant les siennes. Il va se joindre à nous vers、euh, 13 heures. D'ici là, je vais vous parler、euh, d'un groupe de rock psychédélique du Midwest plutôt obscur de la fin des années 60, de Lemon Pipers, et je vais vous faire tourner une face entière、euh, d'un album v é n é t i q e classique, p é r a n en 1972, il y a exactement 40 ans, le disque The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Mais tout de suite, on va poursuivre avec un b l o c constitué、euh, de morceaux et d'artistes dont il vient d'être question dans les éphémérides. Dans un moment, on va entendre Paul McCartney et les Doors, mais tout de suite,、euh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 s、sure. sir. Never get out of here.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time t o wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come o n baby, light my fire. Come o n baby, light my fire. Try to set the night on fire. Outdoors. On vient d'entendre un méga classique qui est sorti il y a exactement 45 ans cette semaine. Light my fire. Tiré de leur premier album homonyme et qui a été littér qui a littéralement propulsé la carrière de Jim Morrison et ses amis au sommet à l'été 1967, l'été de l'amour. Et juste avant le b l o c pub, on a entendu Paul McCartney avec un de ses innombrables classiques, la pièce-titre de son n o n moins classique album b e n on the Run de 1973, album qui trônait au Sommet des palmarès il y a 39 ans cette semaine et qui a définitivement fait taire les critiques qui s'acharnaient sur Paul depuis la fin、euh, des Beatles. Au début du b l o c on a entendu le malheureusement défunt Ronnie James Dio avec la pièce titre de son deuxième album en solo d e Last in Line de 1984. On a décrété que la journée du 3 juin, c'était la Ronnie James Dio Day à Los Angeles afin de souligner le décès comme ça d'une des figures majeures. du mouvement métal.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 Sur lequel s s vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums parus dans les douze derniers mois.、Euh, J'ai fait une mise à jour. D'ailleurs, j'en ai rajouté quelques-uns hier、euh, et je vais en rajouter quelques-uns aussi en fin de semaine. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'aller écouter une ancienne émission, n'importe quand, comme ça, dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale. Le site、euh, se trouve encore une fois. au www.rockclassic.net. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe américain de la fin des années 60, un groupe du Midwest qu'on a qualifié de One Hit Wonder puisqu'ils ont obtenu Un seul succès en carrière, ce qui est beaucoup plus que la plupart des groupes dont、euh, je parle d'habitude dans la chronique des groupes obscurs. Il s'agit du Quatuor, The Lemon Pipers, qui ont eu un immense succès en 1967 avec la pièce Green Tambourine, qui a atteint comme ça la première position du Billboard et qui leur a valu le qualificatif peu enviable de groupe Bubblegum. Destiné à un marché adolescent.、Euh, mais en fait, les quatre musiciens, avec beaucoup plus d'ambition artistique、euh, que ça, ils souhaitaient ardemment jouer une musique plus psychédélique et expérimentale、euh, que, le succès, euh, que le succès Green Tambourine. Mais ils ont dû se plier à la demande de l'étiquette de, de disque. q u Il e s a forcés, comme ça, à enregistrer cette pièce, qui est une composition du duo、euh, Paul Leca et Shelly e Pins, deux compositeurs professionnels qui euh, comptaient euh, plusieurs succès. Sur les palmarès dans les années 60. l e c a est même devenu le producteur du groupe. Green Tambourine, c'était une des compositions de ce duo et l é t i q u e t t e de d i s q u e Bouddha Records a forcé les Lemon Pipers à l'enregistrer sous peine de voir leur contrat révoqué. Évidemment, Green Tambourine, ça leur a été profitable lucrativement, mais l'album du même nom qui a suivi a clairement démontré Que les quatre jeunes hommes avaient du, un talent indéniable qui dépassait de très loin、euh, les autres groupes、euh, du genre Bubblegum, auxquels on avait collé cette étiquette. En fait, Green Tambourine s'était、euh, euh, qualifié euh, de premier grand succès Bubblegum de l'histoire. Et sans être un chef-d'œuvre, l'album、euh, m'a montré que le groupe avait autrement plus de substance que leurs contemporains du même genre. Question de vous faire une idée de leur musique, les l e m o n Pipers. On va tout de suite écouter quelques pièces de ce disque. On va d'abord écouter leur grand succès,、euh, classique, psychédélique, Green Tambourine. Puis, on va entendre trois pièces supplémentaires qui témoignaient de leur、euh, talent certain. On écoute Green Tambourine tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radiocampus, la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock à Toire et v i e n C'est fou. 89 FM. t I'm sorry.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca ou visitez lecfou.ca. Vous êtes à Céfou pour l'écouter. 89 ans. Je o u m p s v i s o i t e u de s i f un a vous f t e s a s s e u f o u p o u r e un o u t e r e u f o i s e Of leatherware square, carve me a pair of shoes that I can wear. I will be traveling to far off places, searching for true love among all the faces. He pulled out his needle and spool of golden thread and put them together. The needle was fed, found metal soft. And gossamer wings, he stitched them together with Cupid's bowstrings. I am the shoemaker of. Began to shine. He placed them in my hands. At last, the shoes were all mine. I am so grateful to those shoes in every way. But before I closed the door, I heard the shoemaker say, I am the shoemaker of m e a d w e a r Swear. And I know exactly why you have come here. Others have been here before. So, you、yeah. are in the dimension rock c l e s s i c Wait till you're old before you mess with a girl. Wait till you're old to go out in the world. Wait till you're old before you handle a gun. Wait till you're old before you're having a u n c I need the rest of my life. I need, I need the rest of my life. I need, I, need of my life. I, need, I need the rest of my life. I need it all. As it takes me to die. the fuck. Lemon Pipers, un quatuor du Midwest、euh, obscur de la fin des années 60. On vient d'entendre quatre morceaux tirés、euh, de leur premier album intitulé Green Tambourine qui est sorti en 1968. On vient d'entendre le morceau Through With You、euh, qui est très éloquent du côté plus rock et psychédélique des Lemon Pipers par rapport à. Au son Bubblegum, que leur étiquette de disque tentait de leur imposer. Et juste avant, on a entendu un autre extrait des plus r a r e s qui et s une composition du groupe, f i 50 Year Void. C'était précédé de deux exemples de l'autre facette plus douce du groupe. leur Côté Bubblegum avec deux compositions du duo professionnel de Paul Leca et Shelly e Pins. On a entendu l o r c h e s t r a l mais très belle, de Shoemaker of Leatherware Square, précédée du classique Green Tambourine qui donne son titre à l'album et qui a connu un très grand succès,、euh, mais qui les a stigmatisés en One Hit Wonders.、Euh, la carrière d e Lemon Pipers、euh, s'est située dans cette dualité en Entre ce que voulait l'étiquette、euh, que, que les Lemon Pipers s o u h a i t e n t c'est-à-dire un groupe de bubble gum orienté vers les ados et une musique facile, et leurs propres aspirations artistiques、euh, qui étaient plus rock et psychédéliques. Leur deuxième album, intitulé Jungle Marmalade, est paru、euh, aussi en 1968. Il était dans la même veine que Green Tambourine, puisqu'il était composé à moitié de chansons légères composées par des professionnels de la pop. Et l'autre constitué de compositions du groupe plus rock, plus audacieuses, Jungle Marmalade n'a pas eu de succès et le groupe s'est séparé l'année suivante. Trois des musiciens des Lemon Pipers ont continué à travailler ensemble, c'est-à-dire le claviériste Robert J. n a v e le guitariste William Bartlett et le bassiste Steve Walmsley. Qui ont fait une relecture fantastique, entre autres, d'un classique du blues, un classique de Led Belly intitulé Black Betty, que le guitariste Bartlett a repris sept ans plus tard avec son deuxième groupe, groupe qu'il a baptisé Ram Jam, et avec lequel il a fait de Black Betty un immense classique du rock. Les o n d e membres des Lemon Pipers, eux, ont continué à faire de la musique, mais un peu dans l'obscurité. Voilà qui conclut cette petite présentation des Lemon Pipers dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter, bien sûr, un autre groupe obscur, un groupe anglais、euh, qui a surgi dans les années 80. Je vais vous parler de Fast Way. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité.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 Où je vous présente, comme à toutes les semaines, une phase complète d'un album v é n i n e Classique. Cette semaine, je vous présente un autre chef-d'œuvre, celui-là, dans le domaine du glam et du glitter rock. Je vous présente l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, qui est paru il y a exactement 40 ans cette semaine, le 6 juin 1972.、Euh, c'est pas le meilleur album de David Bowie en carrière, je trouve, mais c'est assurément son plus important. Et le plus populaire qu'il a enregistré à vie. C'est aussi l'album avec lequel il est devenu une immense vedette de rock, une des figures les plus populaires des années 70. Il avait fait de très bons albums avant Ziggy comme Anki Dory et The Man Who Sold the World. Il avait eu aussi beaucoup de succès avec Space Oddity. Mais ce n'était rien comparativement au succès monstrueux qu'il a récolté avec Ziggy Stardust et qui a, sans exagérer, changé le cours de la musique dans les années 70. Ziggy qui, à la base, était un projet vraiment bizarre d'album concept basé sur la vie d'un chanteur de rock obscur anglais des années 60, 50 plutôt et 60,、euh, qui avait,、euh, c'est moins qu'on p u i se s dire, un comportement étrange et désaxé. C'est une histoire, entre autres, remplie de drogue s et d'excès. Je parle de Vince Taylor,、euh, Vince qui avait visiblement des, des problèmes de santé mentale puisqu'à un moment donné, il se considérait lui-même à la fois un dieu et un extraterrestre. David Bowie en a fait son inspiration pour le personnage de Ziggy Stardust. Personnage qui a scandalisé son époque et, et des générations au complet.、Euh, ce qui a rendu l'album Ziggy aussi、euh, fantastique, c'est la qualité exceptionnelle de la musique de Bowie, son inspiration, mais aussi beaucoup、euh, l'image stupéfiante qu'il a adoptée avec son groupe, une image d'androgyne extraterrestre qui lui, a, à, qui lui a été à la fois inspirée par Mark Bolin et T-Rex, ainsi que par le film L'Orange mécanique de Stanley Kubrick、euh, qui évoquait.、Euh, De manière très forte, une future décadence occidentale et apocalyptique et aussi la peur de l'Holocauste nucléaire. Concept très théâtral qui a frappé des millions d'amateurs de rock de plein fouet. Aujourd'hui, on va écouter la deuxième phase de cet incontournable de l'histoire du rock, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Vous êtes sur les zones de la Radiocampus, la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! アドメガー。 y e a h Creature bear, boy stood s upon the i r chairs to make their point of view. See, that's the way t e a t s done. Song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. s h i p b r e a k for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Let the sun blast your shadow. Don't let the milk float, rob your mind. They're so natural, religiously unkind. David Bowie, on vient d'entendre la phase 2 au complet de son album v é n é l e u classique The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from m a r s qui est paru il y a exactement 40 ans cette semaine, le 6 juin. 1972, on vient d'entendre la pièce qui clôture le disque Rock'n'Roll a d Suicide et dans laquelle Bowie assassine comme ça son personnage de Ziggy Stardust. C'était précédé de l'immense classique Suffragette City, véritable hommage de Bowie à Lou Reed et au Velvet Underground pour qui il avait la plus grande admiration.、Euh, ce qu'il y a de particulier sur ce morceau, c'est l'utilisation des synthés qui évoquent comme ça une section de, de cuivre bizarroïde.、Euh, juste avant Suffragette City, on a écouté la pièce. Ziggy Stardust, dans laquelle Bowie fait une présentation complète de son personnage, une espèce de messie du rock, une rock star messianique, vénérée par le public. C'était précédé d'une des pièces les plus rock de Bowie en carrière, Hang On To Yourself, précédé e de Star, très belle mélodie. Et au début de cette phase 2, on a entendu Lady Stardust. Comme je l'ai dit précédemment, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars a fait de David Bowie une des rock stars les plus immenses du monde. Non seulement il n'a plus jamais eu de difficultés à payer son loyer par la suite, mais en plus, il a suscité un respect artistique immense auprès du public et des critiques qui l'ont poussé à des sommets dans les années suivantes. Le magazine américain Circus, dans sa rétrospective des années 70, a jugé que David Bowie avait été l'artiste le plus important du monde pour l'année 1973, suite à sa tournée triomphale de Ziggy Stardust, un succès qui a perduré jusqu'au début des années 80. Pour souligner le 40e anniversaire de cet album classique, on sort mardi prochain, donc aujourd'hui même, si vous écoutez la rediffusion, une édition spéciale de Ziggy Stardust sur vinyle ainsi que sur CD. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album vénéne classique. Lui aussi, par en 1972, je vais vous faire tourner une face de l'album Toulouse Street des Doobie Brothers. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rack Classique. Dans un moment, je vais avoir le plaisir de recevoir mon ami le Dr. Penragon de l'émission Réanimation, avec qui je vais vous présenter notre liste de nos 25 morceaux de r o c k préférés de tous les temps, tout de suite après cette courte pause publicitaire. La meilleure maison de thé est à Trois-Rivières. Art Deville nous offre plus de 150 sortes de thé et Roy Boss, en plus de nos huiles d'olive et balsamiques, des épices et le meilleur chocolat au monde.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est Faux 89.、Ans. Vous êtes à la 800e émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée. Aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps, j'ai maintenant l'immense plaisir de recevoir le Dr. Penragon de l'émission Réanimation. Bonjour, Dr. Docteur... o c t e u Rock'n'Roll Rockmaster. <rire> Salut bien. Comment allez-vous? Je vais super bien. Oui? Oui. J'ai dû mettre beaucoup de crème sur、euh, l'ensemble du corps pour ne pas brûler avec cette température et ce s a l e i Parce que tu sais que moi, je vis uniquement seulement quand il fait noir. Oui, tout à fait. Je ne fais que des exceptions lorsque je viens à rock classique.、Mm -hmm. Comme on l'a annoncé la semaine dernière, le docteur et moi allons vous présenter notre palmarès personnel de nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps.、Ouais. Euh, ceux qui sont allés voir、euh, sur le site web de C'est Fou ont. On e、euh, u voir la photo comme ça, la, la magnifique photo qui a été prise de nous dans nos costumes de fête,、euh, c'est, ça, ce sont les habits qu'on enfile, i n variablement,、euh, quand on se rend à une fête, que ce soit un mariage, un baptême, une bar e m i d i v a h ou même du funéraire. Oui, absolument. D'ailleurs, je trouve que le tien va à merveille.、Hein? Oui, c'est une question de se faire remarquer comme ça, de se mettre un peu、euh, de joie, mettre un peu de joie chez les convives. o u ça marche.、Euh, oui, et monsieur a b e d è l à droite, c'est bien sûr le docteur qui aime bien arborer、euh, son look Conan、oui. euh, lors de tout événement festif, ce qui rend les choses quelque peu problématiques lorsqu'un événement a lieu en février.、Euh, vous pouvez aussi admirer、euh, le magnifique <rire> gâteau、euh, qui a été concocté comme ça pour la, la 800e et qu'on va déguster ce soir. Après l'émission, au chalet hanté du Dock, tu sais sur le bord du lac Noir. Oui, et tu sais que tout le long de la pause, pendant la photographie, j'ai peur que tu me l'envoies en pleine poire. <rire> Ça m'a tellement tenté. j、euh, Donc, tu es là pour、euh, nous présenter、euh, ce qui, à ce moment-ci,、euh, représente les 25、euh, chansons de rock préférées de tous les temps. On, on en a、oui. quelques-unes en commun, mais en général, c'est relativement différent,、euh, même si、euh, plusieurs groupes reviennent à l'occasion.、Euh, Je pense que ça paraît que les diplômes, on aime ça.、Mm -hmm. euh, pour en savoir plus euh, sur euh, mes choix en matière、euh, de rock, j'ai concocté euh, euh, pour cette 800e émission une liste complète de mes 800 chansons préférées sur le site officiel de l i o n u r o p é e m i s s i o n a g r e s s i q u e au www.rectassique.net dans la section playlist hein, en format rare, hein, puisque、euh, c'est assez volumineux. Le travail de moine, d'ailleurs, je dois dire. Oui, b e n écoute, ça m'a quand même pris pas mal de temps.、Euh, oui. je... Là, on peut dire, écoute, là, évidemment, il faut expliquer que 800, c'est mes, mes 800 chansons préférées, mais e l s ne sont pas placées en ordre. Hein, parce que non, non, non, non, les, les 200 premières, oui, c'est vraiment mes 200 préférées, mais là, après ça, là. Ben, on le... s'entend que pour faire seulement le choix de 25 pièces, je... Sais pas, je sais pense que c'était ton cas aussi. Oui, Fluke,、euh, je、er、tergiverse i pendant plusieurs heures. Là, ah oui,、ah, C'était assez、euh... facile pour moi, les 25. là. Mais、euh, c'est sûr que quand on regarde les 800, là, la à tu s i s la position, mettons, je ne sais pas, la, la 344e, c'est laquelle. Là, mais ça ne veut pas dire que la 344e, la 345, je l'aime plus que la 345e. Non, non.、Plus. Euh, J'aime beaucoup la pièce Penny Lane, mais je ne suis même pas sûr qu'il y en ait dans les 200 parce que. Oui, oui. Je me s écoute, c'est parce、okay. qu'il y a tellement de choix qui s'offrent à un moment donné. Puis étant donné qu'on n'écoute pas de la musique d e p a r g avant-hier, il y en a beaucoup qui sont accumulés. Bien, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont accumulés. Et、euh, évidemment, bien là, on est dans le rock. Hein,、euh, parce que si tu m'avais demandé de faire mes 25、euh, chansons de m é t a l préférées, ça n'aurait pas été ça du tout. là. Non, je comprends. Absolument pas. Non, c'est ça. Puis de toute façon, moi, en ce qui me concerne avec Réanimation, j a i déjà fait Sinistro. i Qu'on l'avait fait, je crois qu'on l avait fait ça même sur deux émissions. Donc, l'opportunité pour moi, je me consacrais uniquement、mm -hmm. au rock, ouais, ouais, je, ouais. je fais même pas de nomenclature de quelque chose qui aurait,、euh, je dirais, rapport avec le métal. Non.、Là. Mais non, tu sais, juste comme exemple, la pièce Evil de Merciful、ouais. Fate, c'est une de mes pièces de métal préférées, mais je pense qu'elle n'est même pas dans les 200 premières de ma liste aujourd'hui.、Okay. Euh, personnellement, mon choix pour ce qui est de la 25e position, c'est la version spectacle de ma chanson préférée de Jim Morrison et l e s Doors. When the music's over, de l'album double Absolutely Live, qui est paru en 1970. C'est la pièce la plus intense et la plus éclatée、euh, qui représente les Doors à, à leur meilleur, à mon avis. L'atmosphère, la puissance de, de ce morceau est à un niveau、euh, fantastique. Ça démontre Tout à fait la folie et la passion qui régnaient dans les concerts des Doors、euh, quand Jim Morrison était au sommet de sa forme. Toutefois, faute de temps aujourd'hui, malheureusement, je ne le ferai pas tourner. Ben,、euh, je vais non, garder mais... ça pour la semaine prochaine parce qu'elle dure quand même 17、mm -hmm. minutes.、Là. On va plutôt écouter le, le choix du doc,、euh, est, qui est un morceau de Led Zeppelin dont ben, tu vas nous parler. Oui, bien oui. Mon 25e choix est une pièce de Led Zeppelin, effectivement, qui est tirée de Led Zeppelin f o u sur Zoo. Donc, oui. Ben, en fait, connue par les initiés par sous ce nom. J'ai, encore hésité e n deux pièces, là, je dois le dire, à peu près. À tous les choix, ça a tout t le temps hésité entre deux, trois、ouais. pièces. Mais, constamment, c'était celle-là qui revenait.、Mm -hmm. Parce que Let's Epine Four, pour moi, c'est un album qui est très important dans leur discographie,、ouais. dans leur carrière. Mais je pense que Misty Mountain Hop, selon moi, c'est une des superbes pièces. C'est ce qu'on écoute. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 infâmes. « Open for Soul Zoo De 1971. Grande année pour Led Zeppelin. Oui, bien, je te dirais que de 1969 à 1975, 1975 années, ça a t o u t été des grandes ouais, années. Ça, c'est ton 25e choix ouais, dans ton, 25e ton, choix. ton top 25 des chansons de、euh, rock. Moi, personnellement, c'était t h e Doors. On va l'entendre la semaine prochaine, la version de When the Music's Over en spectacle. Vous êtes à l'émission, en fait, vous êtes à la 800e émission, Rocklessic, en compagnie du docteur Penragon, c'est lui,、ouais. et de moi-même, Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le tas. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le docteur et moi, nous vous présentons chacun nos 25 pièces de rock préférées de tous les tas. À la 24e position de mon top 25 personnel, on retrouve une balade. Mais oui. Mais c'est une balade absolument fantastique. C'est une bonne pièce.、Ah, c'est vraiment génial à l'époque que c'est sorti. Euh, il s'agit d'une pièce de Paul McCartney, euh, qui, euh, avec les Beatles, à l'époque des Beatles, c'est、euh, le morceau Yesterday, qu'on retrouve sur le, la trame sonore,、euh, en fait, sur l'album Help de 1965.、Euh, mais on ne l'entendra pas aujourd'hui,、euh, puisque je pense que tout le monde connaît cette pièce et on, notre t e m p s e s t quand même l i m i t é、euh, À la 24e position, qu'est-ce qu'on retrouve pour toi, Docteur? C'est une pièce qu'on a en commun.、Hein? C'est une pièce de mon groupe rock préféré, je dois、mm -hmm. dire. Il s'agit du groupe The Who, groupe britannique, qui a été peut-être un petit peu moins, je dirais, marquant que le Zeppelin, là, en tant que tel. Ils, ils ont été très percutants au début des années、ouais. 70, mais le problème, c'est que leur euh, production, euh, la qualité a baissé. Euh, euh, énorme, au, mais... Oui, au milieu des années 70,、ouais. ça s'est vrai, vraiment dégradé, contrairement aux Rolling Stones, qui ont continué à produire、ouais. euh, de bonnes choses et qui、euh, n'ont jamais arrêté,、euh, vraiment, sauf quand ils se sont chicanés dans les années 80. Là, mais même à、euh, ça, le groupe existait encore. Les Où se sont arrêtés pendant longtemps.、Euh, ils ont, les derniers albums qu'ils ont produits, écoute, étaient vraiment pas bons.、Euh... Tout à fait. Mais c'est pas grave, il y a eu des excellents albums. Oui. Et la pièce que j'ai choisie, qui est ma 24e position, est tirée de l'album Who's Next de 1971, qui, selon moi, est un album pratiquement parfait. Oui, absolument parfait. La、oui. pièce é t a n t w o n t Get Full Again. Oui,、euh, oui. mais on ne l'entendra pas tout de suite parce qu'on、euh, l'a en commun, tu l'as dit, et elle fait partie de mon top 5, donc on va l'entendre. Oui, plus loin. Oui, plus tard plus, dans l'émission. Plus tard dans l'émission. Certainement.、Euh, pour l'instant, on va aller entendre plutôt ta, ta, ta 23e position, qui est une pièce de Alice Cooper. Absolument. Pièce tirée de la bombe Killer de 71 également, Under My Wheels. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, C'est Fou, 89 FM. The téléphone is ringing. You got me on.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 Led Zeppelin avec Immigrant Song, la pièce qui ouvre leur、euh, troisième album,、euh, tout simplement é t u l i é Led Zeppelin III », paru en 1970.、Euh, ça, c'est ma 23e、euh, position, mon 23e choix dans mon top 25 des meilleures、euh, chansons rock de tous les temps. Et、euh, qu'est-ce qu'on a entendu、euh, dans ton cas pour la、euh, euh, 23e position, docteur? Alice Cooper! Et la pièce en deux, My Wheels, que l'on retrouve sur Killer de 1971.、Oui. Les quatre premiers de Led Zeppelin ne sont pas très forcés pour les titres.、Hein? Non, vraiment les pas. Led Zeppelin, Zeppelin 2, Led、oui. Zeppelin 3, Led Zeppelin 4. Oui. c e <rire> Pourquoi faire complexe quand on ne peut pas faire s i m p e Tout à fait. Vous êtes à la 800e émission Rock Classique en compagnie du Dr. Penragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le Dr. o c t e u et moi, nous vous présentons chacun nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps. On en est maintenant à la 22e position. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta liste, Docteur, à la 22e position? Nazareth.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 their f r s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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Dark Side of the Moon de 1973. C'est、euh, euh, ma position 21 de mon top、euh, 25 de mes pièces de rock préférées.、Euh, cette pièce-là, pourquoi ben, Le solo de g u i d a r e s t hallucinant. Bien,、euh, tous les、euh, solos la... de David b i l l m o r Tout à fait. Mais c'est le texte, surtout, moi, qui m'a frappé. Là Le texte, okay. le texte de Roger Waters est absolument fantastique. Euh, et、euh, j'en ai déjà parlé avec、euh, Simon en ondes.、Euh, Pink Floyd et Dark Side of the m o o n d c'est l'entrée dans le monde adulte pour un ado. Parce bon, que le, le, le, le, les textes de Roger Waters sont percutants et、euh, te mettent en face de, de la réalité comme tu ne l'as probablement jamais été auparavant.、Ou、ça peut être un peu choc aussi. là. Tout à fait. Donc, c'était、euh, mon choix numéro 21. Et, et le tien, quel était-il? Ben, j'en avais pas. <rire> <rire> Leonard Skinner et la pièce Freebird. Oui. Ça, qui s t tirée de l'album Pronounce d Leonard Skinner en、oui. 1973. C'est leur premier. Oui. C'est toujours une pièce pour moi qui,、oh、qui est.、Euh, oui. Écoute, est, tout le monde connaît ça. J'en、oui. conviens. À quelque part, c'est un choix qui est un petit peu stéréotypé. Non, non, regarde, c'est un classique. OK? C'est un classique. Un classique, c'est、ouais. ça.、Là. Tout le monde connaît. C'est sacré. Écoute m o i e n tout le monde connaît la cinquième de Beethoven.、Oui. Est-ce que ça la rend moins bonne à cause de ça? Est-ce que c'est q u é t a i n e Je ne croirais pas. Non. Non. Vraiment pas. Je ne croirais pas. Donc, cette pièce-là, pour moi, est encore tout aussi bonne que、oui. ce que je l'ai découvert. Oui.、Mm -hmm. Exactement.、Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi.、Yeah. Euh, c'était précédé de nos positions 22. personnellement, je vais présenter Black Betty, Ram Jam.、Euh, c'est tiré de leur、euh, premier album, h、euh, o m o n y m e qui est paru en 1977. J'ai toujours, toujours flashé sur cette pièce.、Oui, c'est une、bien. reprise, hein, d'un classique du blues de d、ouais. Belly. Ouais. Et, u、euh, c'est une reprise absolument méconnaissable et hallucinante. j'ai appris ça cette semaine. Ouais. Ouais. <rire> et,、euh, on a entendu ta position 21. Qui était Nazareth. Nazareth, la pièce d'entrée de, de l'album No Mean City de 1979 soit just, just Get Into It. Puis、mm -hmm. quelle bonne pièce pour démarrer un album en f o r c e Oui, quelle belle pochette d'album aussi. Tout à fait, oui, oui. <rire>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 Formation Babe Ruth. Oui. Et le classique des classiques. En fait, c'est une des pièces qui m'aura probablement initié étant très jeune au、mm -hmm. uh, rock, The Mexican, qui t i r a i t de l'album First Bass de 1973.、Oui. Je pense que c'est le deuxième album. Non, pas... c'était leur, leur premier. Premiers, oui, oui, oui. Et c'est une pièce qu'on a en commun. C'est ça. Mais qu'on、oui. va entendre plus tard dans le c l s s i q u e C'est ça, on va pas l'entendre tout de suite parce qu'elle est dans mon top 5 encore. là, Alors, on va l'entendre un peu plus tard, de Mexican.、Euh, personnellement, à la 20e position, j'ai choisi une pièce immensément connue. On, on vient de parler, là, de, de Freebird.、Mm. On a parlé de la 5e de Beethoven.、Euh, il s'agit aussi... de Stairway to Heaven. Ben, c'est pratiquement des hymnes, rendu-le. Ben, tout à fait.、Mm. Euh, sauf qu'on l'entendra pas. Parce que, premièrement, on manque de temps.、Mm -hmm. Et en plus de ça, c'est une pièce qui a énormément joué à la radio. Ça, c'est quasiment une expérience personnelle, ça,、euh, Stay We、oh. To Heaven. Lorsque、ouais. j'en. Ça m'arrive d'avoir envie d'écouter Stay We To Heaven là, tout seul là, chez moi. Euh, mais、euh, c'est une pièce qui a tellement joué à la radio, là. Tu as juste ouvré i les chambres n'importe quelle heure de ouais, la journée, n'importe quelle tu vas l'entendre. Alors,、euh, non, pas de Stay We To Heaven aujourd'hui.、Mm -hmm. On va sauter à la position、euh, 19. Euh, moi, je vais vous présenter un peu plus tard une pièce de t e n Nugent. C'est vraiment une de mes pièces、excellent、rock préférées choix, de tous les temps.、Ah, C'est、ouais. excellent.、Euh, mais on va y aller avec t a tienne d'abord,、euh, d'un trio canadien fort connu. Oui,、oh, Power Trio, absolument reconnu mondialement, qui a fait vraiment sa place au, au niveau du rock et du rock progressif, Rush. La pièce de Trees, qui est tirée de l'album Hemispheres de 1978, qui est pour moi le meilleur album j u s q u à p r é s C'est ton préféré. C'est mon préféré. Oui. Effectivement. ウォーレスオンズのラ e ィオ・キャンプス、ラスセルアディフューシー・デュプレイ・ロカト・ワー・リビアル。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 Mon o n c e Serge! Tout ça e t bien plus au Detox Rockfest le 15 et 16 juin prochain du côté de m o n t é b e l l o Camping disponible et partez assurés le 15 et 16 juin, ça se passe à m o n t é b e l l o La meilleure maison de thé est à Trois-Rivières. a r de Ville nous offre plus de 150 sortes de thé et Roy Boss, en plus de nos huiles d'olive et balsamiques, des épices et le meilleur chocolat au monde.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 Ted Nugent avec Stranglehold,、euh, la pièce qui ouvre son premier album、euh, solo homonyme par an en 1975. Et c'est, à mon avis, ce qu'il a fait de meilleur、euh, en carrière、euh, de, de très loin.、J'suis、Stranglehold, c'est un riff euh, immense, euh, hallucinant. Simple, mais très efficace. Oui, tout à fait. Ah, c'est a h é o d o r e Évidemment, Ted Nugent, intellectuellement, c'est C'est <rire> assez médiocre, que... midi mais、euh, c'est quand même quelqu'un qui avait du talent.、Hein. Pour, oui, pour composer des riffs, pour, pour composer、mm -hmm. du bon rock.、Euh, c'est ce que je retiens de New Jones. C'est bien. Ma 19e. C c 19e... Ben oui, c'est ça. C'est ma 19e position. La tienne, c'était Rush. Ben, si tu le dis. <rire> Effectivement, ma, <rire> ma 19e position était Rush et la pièce de Trees que l'on retrouve sur、euh, mon album préféré、oui. de cette formation canadienne, Emmy Spheres, qui est parue en 1978. Album conceptuel que je trouve excellent, qui se sépare en diverses sections. Oui. Et puis, j'aime beaucoup ce style-là.、Mm -hmm. ouais, euh, oui, c'est rush a l o r s plus progressif, a l o r s plus rock progressif. Même on pourrait dire à l'époque c'était du m e t a l progressif.、Là. Ben, c'était du m e t a l progressif, puis c'était très、euh, intelligent. Oui. C'est aussi ma période préférée de Rush, mais Miss Fears, ce n'est pas mon album préféré de Rush, par contre. Moi, je préfère Farewell même... to Kings. o Kings, u i e à cause qu'il、euh, y, y a deux pièces là-dessus、euh, que je trouve absolument euh, hallucinantes euh, qui sont、euh, euh, Zanadu o et s i g n u s x o n e s i g n u s X1, o、oui. effectivement.、Mmh. Oui. Oui. Mais, mais Miss Fears est, est aussi、euh, fantastique. Tout à fait. Oui. Vous êtes à la 800e émission Classic en compagnie du Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, une émission、euh, entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le Doc et moi, nous vous présentons chacun nos 25、euh, pièces de rock préférées de tous les temps. On en est maintenant à la 18e position.、Euh... Personnellement, ma, ma, ma 18e position, c'est une pièce de Led Zeppelin. e Et oui, une autre. C'est <rire> mon groupe préféré, c'est pas pour rien.、Euh, c'est une pièce qui a beaucoup marqué、euh, ben, plein de gens.、Ah, qui marque qu encore. Oui, et, et qui a fait euh, évoluer euh, beaucoup euh, les, les, au niveau de、euh, ce qui est devenu le métal. C'est Hole at Love qui ouvre leur deuxième album, qui lui aussi est. Et tu t c l a s s i q u e album qui est parent en 1969. On ne l'entendra pas, faute de, de, de temps, encore une fois. On va plutôt y aller avec ta dixième position, qui est、euh, aussi d'un guitariste exceptionnel. Oui, et、euh, effectivement, peut-être que cette fois-ci, pour, ça pourrait être surprenant, mais、euh, il s'agit de Peter Frampton. Oui. Et la pièce e s t a n Show Me the Way. Merci. -on.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 very nice one. Black Sabbath avec Iron Man,、euh, un immense classique qu'on retrouve sur leur deuxième album, p a r a n o i d de 1970. Et c'est la position 17 de mon top 25 des meilleures chansons rock de tous les temps personnels. Et des, des temps personnels. <rire> Quelle mauvaise s é q u e n e Et qu'est-ce qu'on a entendu?、Euh, quel était ton 17e jouet,、euh, Docteur? Genesis. La, ben, ma pièce préférée à vie. Oui, de、The、Genesis, Genesis oh, oui. Oh, e c The Carpet Crawlers.、Oui. Et j'aime particulièrement la version lorsque c'est Phil Collins qui la chante live sur Seconds Out. C'est vrai qu'il y a une meilleure、oui. la, la version en, en spectacle. J'ai toujours trouvé que Phil Collins était meilleur chanteur que oui, Peter oui. Gabriel. Oui, mais même Peter Gabriel l'a dit.、Si. f u l Collins, c'est un bien meilleur chanteur.、Euh, c'est un, un bien meilleur chanteur que. que, que Peut-être pas meilleur showman. Ah、oh、non, non, non, mais non. Mais pas de m a n C'est très théâtral, Gabriel. Techniquement, c'est un meilleur chanteur, mais、euh, il reste que Peter Gabriel avait beaucoup plus d'imagination.、Ouais, il est meilleur sur scène aussi. s u r s c è n e effectivement. Oui. Et、euh, juste avant ça, on a entendu、euh, ta 18e、euh, position. Moi,、ouais, j'ai changé d'idée, finalement, c'était pas ça u tout, non. l <rire> i t t l Fenton. La version live de Show Me the Way, sortiré de l'album. C'est un très bon album, Fenton Comes Alive, de 1976. Je sais que t'es pas nostalgique, toi, mais moi, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs d'enfance, cette pièce-là.、Ah oui? Comme souvent, j'entendais cette pièce-là, les vendredis à la fin de l'école. <rire> c'était merveilleux. Ha ha ha h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 Avec un autre,、euh, un autre album、euh, incontournable des années.、Euh, plutôt un morceau. Oui, oui, de, effectivement. De, de, de... Un album incontournable, effectivement, 7 7 mais une pièce que je fictionne particulièrement, Go Your Own Way.、Mm -hmm. Plutôt une espèce de message mutuel entre l i n d s e y Buckingham et、euh, Stevie Nicks. t、oui. d Il s'en voyait paître, je sais pas.、Ouais. Oui, oui. Exactement, ça, c'était pas au beau fixe. C'est l'album du divorce, ça, Rumors, <rire> hein, parce que les deux couples étaient en, en rupture à、ouais. ce moment-là, Stevie Nicks et l i n d s e y Boggham, et l'autre、mm -hmm. euh, côté, Christine m c v i e avec. Euh, Mike f i t w o o u i pas m c f i t w o Non, j o h n m c v i e Voilà. Oui. d o n on va l'entendre dans un moment, parce qu'avant ça, on va entendre ce qui est. Euh, personnellement, euh, une de mes pièces préférées, en tout cas, c'est ma 16e pièce préférée selon la liste, une pièce des Beatles, Come Together. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou.、Yeah. 89 FM.、Yeah.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 OK, j'ai la feuille du poule. Qui avait dit que Mathieu, tu ressentes dans deux minutes? C'est moi, c'est moi. Bravo, François, un point pour toi. Reste... Hey! Peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? You, là, il est où, l i r s b e r g pendant qu'il est sur la b o u lui? l La vie de croisière d'assemblage requis, pour la première fois en 3D. À l'affiche tous les jeudis de l'été, de 13h à 17h. En rappel, les samedis à midi et les lundis à 15h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui!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 Some new sensation. o m e w e n s Well the kids b o n n i Lynn et la pièce Sandic c r i d l e Will Rock, que l'on retrouve en pièce d'ouverture de l'album Women and Children First de 1980. Ouais, c e s t leur troisième. troisième. Excellent troisième album d'ailleurs.、Mm -hmm. Bien meilleur un... que le deuxième. <rire> oui. Je sais que toi, tu as une préférence pour le premier album.、Oh, oui, de loin. Oui. Moi, j'ai une préférence pour Women and Children First, je ne sais pas pourquoi. Ah, oui. Ah, oui.、Ouais. Ben, probablement、vrai. que les pièces qui sont dessus te touchent plus, t'accrochent plus. Non, non, non, non, non, n o <rire> c'est vrai que la prochaine du troisième, il est mieux. Est bien, Mais bien, le bien. premier album est excellent aussi.、Oh, oui, oui, ça. C'est un, un authentique classique.、Ouais. Ça, c'était ta quinzième position. position. Personnellement, ma quinzième position, c'est une pièce de Slayer.、Yeah. C'est Angel of Death. C'est un excellent qui, choix. Qui, qui ouvre,、euh, c'est un, aussi de mes albums préférés de tous les temps l'album Raining Blood de 1986. On se revoit cet après-midi parce qu'on qu manque de temps.、Oui. Donc,、euh, on a entendu juste avant ça nos、euh, choix pour ce qui est des, euh, euh, de la 16e place. j e f a i s tourner Come Together des、mm -hmm. Beatles.、Euh, C'est tiré de l'album Abbey Road. C'est la pièce qui ouvre cet album de 1969. Et on a entendu ton choix, Fleetwood Mac. Go Your Home Way, tiré、oui. de l'album Rumors de 1977.、Mm -hmm. Immense classique, ça aussi. Classique、euh, du soft rock, par exemple. q e sofre. J'espère que você irá para o c a p t a n Antenil, mas bom. Vamos ouvir a galera. J'espère.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 Enfin, oui, qui m'a marqué à vie et qui me marque encore, Michel Pagliaro et la pièce Mécène version Pag Alive de 63. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes la à l'antenne de la radio que l o n d é sa station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Women Brothers Band avec Laurie Marslissick Whipping Post.、Euh, c'est la pièce qui clôture leur premier excellent album homonyme paru en 1969 et c'est personnellement la 13e position de mon、euh, top 25 de mes pièces préférées de rock de tous les temps. Et quelle était ta position 13, docteur? Je te le dis pas. Aerosmith et la pièce Draw the Line, tirée d a l b u m éponyme de 1977. Quel groupe rock! Et merveilleusement,、oui. encore plus parce qu'ils existent toujours. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas baissé dans ton estime avec.、Euh, oui. avec ouais. euh, a v e c les, les frasques de e e s t v n Tyler qui participe à American Idol. American qui à je trouve ça、là. poche, mais je me rattache à ce qu'ils ont fait de bon. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est l'important aussi,、ouais. c'est de se rappeler ce qu'ils ont fait de, de Fantastique. Et,、euh, ils, ont avancé une date pour la sortie de leur prochain album studio.、Euh, c'est fin août. Je pense que c'est le 29.、Euh, ben, je... je... Être curieux, là, mais j a i pas vraiment nécessairement énormément d'attentes. Non, b e n faut、ça. pas. Non, faut pas. pas. De toute façon, leur discographie、euh, des années 70 est assez riche comme ça. Oui,、euh, c'est bien garni. Oui, c'est ça. Oui, absolument. puis、euh, C'est correct de s'arrêter là. <rire> b、bon, On n'a pas le choix. Euh, et euh, en 14e place, qu'est-ce qu qu que tu nous as,、euh, qu que as choisi? Michel Pagliaro. Oui. Comme je l'ai dit, la première pièce rock que j'ai découverte、euh, dans un bas âge, en 73, Messine. Oui, la version en spectacle.、Euh, personnellement, ma, mon q u a t o r z i è m e choix,、euh, c'est une pièce,、euh, c'est métal, c'est o p e t h C'est The Drapery Falls, c'est une pièce、bon. que j'adore、euh, vraiment.、Euh, c'est tiré de ce chef-d'œuvre qui est l'album Blackwater Park、mm -hmm. de 2001. Bon, on ne l'a pas entendu parce qu'on manque de temps, tout simplement.、Ouais. On ne veut pas finir minuit ce soir. Alors, euh, euh, je vais le faire jouer dans les, dans les prochaines semaines. The Drapery Falls. Vous êtes à la 800e émission classique en compagnie du docteur, c'est lui!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 Ah, ben, ça, j'ai hâte d'avoir la tête de Sinistros e lorsque tu vas faire jouer,、euh, Cross-Eyed Mary. b a i quoi que tu pourrais faire jouer la version d'Iron Maiden, hein? Iron Maiden, l'on r e p r i s est, est bonne la version de Maiden. o u i mais c'est Iron Maiden. Ouais, c'est ça, t'aimes pas Maiden, toi. <rire> pas vraiment. Hein, je vais te faire, je vais vraiment te faire plaisir tout à l'heure parce qu'on va en entendre du Iron Maiden. J'en ai dans mon top 10、oh, ouais, du Iron Maiden. Euh, on va y aller avec,、euh, directement avec、euh, mon choix, mon, ma onzième,、euh, plutôt douzième, douzième position. Il s'agit d'une pièce des Beatles, c'est la pièce,、euh, Peut-être la plus intense des Beatles, à mon avis. Vous, Puis, chanson de Paul McCartney, je parle de Helter Skelter. Vous êtes à l'antenne de la radio, c a m p u s la seule à diffuser du v r a i Rock à 3 rivières. Hum. Absolument. C'était la pièce Little Boys Play with Dolls que l'on retrouve sur le premier album de cette formation éponyme de Lords of the New Church de 1982.、Et、je dois dire merci à quelqu'un qui ne nous écoute probablement pas, mais c'est Fritz. À l'époque du cégep. Qui, qui est Fritz? Ah!、Oh, c'est la première fois que j'ai fait de la radio au cégep. C'est lui qui m'a fait découvrir cette formation. Oui. o、ouais. u、ah. J'ai toujours i é t bon. Là.、Oui. Donc, à ce moment-là, ça venait de sortir. <rire> Effectivement, tout à fait. Mais oui, c'est vrai.、Mm. Euh, ma onzième position, personnellement, c'est une pièce instrumentale, une pièce que j'adore、euh, vraiment, euh, du Edgar Winter Group, la pièce Frankenstein、euh, tirée、ouais. de l'album The Only Come Out at Night de 1972. On ne l'a pas fait jouer parce qu'on manque de temps de ouais, un. Ouais. Et en plus de ça, je l'ai fait jouer la semaine dernière. Alors, on ne va pas refaire jouer、Double、les mêmes、raison. pièces、euh, semaine après semaine, n'est-ce pas?、Euh, par contre,、euh, j'ai fait tourner、euh, ma La 12e position, une pièce、euh, immense, c'est une de mes pièces préférées des Beatles. C'est ma pièce préférée des Beatles.、Mm -hmm. Helter Skelter, qui nous vient de l'album blanc de 1968.、Euh, écoute, on, on entend ça aujourd'hui et ça a l'air,、euh, je dirais pas banal, là, parce que c'est encore quand même pas mal élevé. Vrai,、ouais. Mais、euh, à l'époque, c'était un bruit、si、vois, épouvantable、ouais. c'était la fin du monde. là. Oui. Album Black est aussi mon album préféré. Oui. Oui, oui. Et、euh, on n'a pas entendu ta douzième position, mais il s'agissait d'une pièce de Jethro Tall, l'album a q u a l o n g Cross-Eyed Mary.、Mm -hmm. C'est très bon. Oui. Mais on va peut-être l'entendre par Aaron m a d d e n c e s t t o n jamais. <rire> à réanimation. Oui. Vous êtes à la 800e émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui、ouais. et de moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et à l'occasion de ce 800e anniversaire, le Dr. o c t e u et moi, nous vous présentons chacun,、euh, de notre côté, comme ça, nos 25, ben, ensemble, plutôt. <rire> nos 25. <rire> <rire> Quelle mauvaise syntaxe aujourd'hui. <rire> euh, de, de, nos 25 pièces de rock préférées、euh, de tous les temps.、Euh, on va y aller maintenant a Avec les positions、euh, 9 et 10, plutôt 10 et 9, parce、ouais. qu'on y va à rebours.、Euh, tu as choisi quoi comme dixième pièce? Monsieur McCartney. Ah oui, parce que ce s t pas surprenant. C'est i n c o n t o u r n a b l e Dans ce top 25-là, il y a beaucoup de Beatles et il y a beaucoup de Led Zeppelin. Ouais. <rire> ouais. Formation Wings et la pièce、euh, Jet tirée de l'album Ben o n t h e r u n dont tu as tiré une pièce un peu plus tôt à l'émission. Oui. En fait, Ben u n d e r u n la pièce Ben o n t h e r u n est dans mon top 100. Je ne me rappelle pas quel numéro, là, mais、euh, ouais, c'est dans mon top 100. L'album est tout très, très, très bon.、Ouais. Le 173, c'est Jet. <rire> c'est ce qu'on écoute.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 t 9 è n e Avec leur immense classique Ace of s p a d e la version spectacle qu'on retrouve sur le disque No Sleep t i l a m e r s m i t h de 1981, c'est vraiment. Pense, écoute, c'est un des plus grands classiques de l'histoire du rock, Ace de of s p a c e un l a i v e aussi.、Oh、oui, absolument. Je pense que pas mal de tout le monde, en tout cas. Vous, les amateurs de rock connaissent、euh, Motor n a l e y Ace of Spades. Précédé de... Ça, c'était ma n e u v i è m e position à mon top 25.、Euh, en d i i x è m e on retrouve、euh, la pièce Wrathchild、euh, de Iron Maiden, euh, qui, euh, pas qui ouvre, là, parce qu'il y a une, une intro、euh, instrumentale au début, c'est ça, de, sur leur a l l b u m deuxième album, Killers,、euh, qui a toujours été、euh, et va, va rester mon album d Iron Maiden préféré à vie. Justement, ben, on a entendu aussi、euh, tes, tes, tes positions 9 et 10. Quelles étaient-elles, docteur?、No ouais, la position numéro 9 est une formation australienne qui porte le nom de Rose Tattoo. Oui. Et la pièce Nice Boys, Don't Play Rock'n'Roll. Ah,、ouais, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Mais il, a, il de, a dit: il y a, a des de、nice、choses. <rire> Il y a de charmants garçons qui jouent s u rock'n'roll. r Oui, bon, on peut peut-être arrêter <rire> de les nommer.、Euh, c'est tiré de l'album éponyme de 1978. Oui, leur premier disque. Et ma dixième position était Wings,、mm -hmm. notamment pour McCartney et compagnie, et sa femme à l'époque, Linda. Et la pièce Jet, que l'on retrouve sur le grand classique, et probablement un de ses meilleurs albums, Ball on the Round de 1973. Oui. Vous êtes à la 800e émission en classique en compagnie du Dr. Penragon, c'est lui. Oui. Et de moi-même, Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le docteur et moi, nous vous présentons chacun nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps. On en est maintenant à la h u i i t è m e position. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta liste, docteur, en h u i i t è m e position? Une pièce qu'on n'a malheureusement pas le temps de passer parce qu'on sait que le temps nous presse énormément, mais i e s'agit e Oui, Tempus Fujit. Euh. <rire> Ouais, c'est ça.、Ouais, quel jeu de mots. Euh, euh, pièce de la formation King Crimson, la pièce étant l e p h a n t Talk, qu'on retrouve, pièce d'ouverture de la Bande de s e p p l i n e de 1981.、Ouais. Mais ça aussi, je l e passerai dans la réanimation.、Oh, ouais, ben non, tu ici, là, ben, tu, oui, tu reviendras ici. Tu vas jouer l e p h a n t Talk la prochaine fois que、Effective, tu vas passer.、Ouais. Euh, on va y aller euh, avec euh, ma position numéro 8, euh, qui, bah、euh, oui, est évidemment, c'est une de mes pièces préférées de tous les temps. Il s'agit d'une pièce de Yes. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du Grey Rock.RSF à Trois-Rivières, c'est fou. também na sua.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 89。 Smith, Sweet Emotion. Véritable classique qu'on retrouve sur ce non moins classique、mm -hmm. album Toys in the Attic, leur troisième qui e s r a r u en 1975. C'est、euh, ma, ma position numéro 7 à mon top 25 personnel, les meilleures chansons de rock de tous les temps. Juste avant ça, on a entendu la tienne, la position 7. Ouais, The Beatles, Back in the USSR, tiré du très bon album et mon préféré. Beatles, The White Album de 1968. Oui, c'est mon préféré aussi. C'est aussi le préféré de Simon Fitzbay et je pense que c'est le préféré de, de beaucoup de gens.、Oui, oui, euh, juste avant ça, on a entendu ma position numéro 8, c'est-à-dire Yes avec Roundabout, la pièce qui ouvre leur premier.、Euh... Non, ce s t pas leur premier chef-d'œuvre parce que Yes Album, c'est un chef-d'œuvre. Yes Album, c'est vraiment long.、Euh, donc, ça, ça ouvre l'album、euh, Fragile, leur quatrième qui est paru en 1972. Et, qui était le、euh... deuxième chef-d'œuvre. Oui. <rire> Et、euh, on n'a pas entendu la position numéro 8 qui est King Crimson. b e n non. c'est l à que je t'ai s p a s a s s e z gentil. Elephant Talk est tiré de l'album de Sapling de 1981. Bon, on se reprendra. Oui.、Euh, on vient d'entendre r u s s m i t h comme j'ai dit. Vous savez, Russmith sera en spectacle au mondial de l'Auto-Québec de Laval、euh, le mardi 10 juillet.、Le、jeudi, ils seront à Québec. Et、euh, parmi les concerts à venir au Québec, qui pourraient vous intéresser, outre. Aerosmith.、Euh, pour les amateurs de black metal, w a f f n e Electric, lundi 4 juin, Marduk et 1349 seront là. Tu as bien aimé le dernier album de Marduk, h e Ouais, s u r p e n d r e Sermon que je présente mardi d'ailleurs. o u i s Ouais. ouais. Euh, je n'ai pas entendu, euh, mais、euh, Mardoc, c'est un groupe vraiment de qualité. C'est un des, des, des bons, très bons groupes、euh, de Black Matter. En ce qui me concerne, c'est un des seuls. <rire> <rire> Jeudi 7 juin,、uh, Joy t h r o g o o d et The Destroyers、uh, feront leur halte annuelle au Québec. Ils seront Métropolis et le vendredi, ils seront Capitole de Québec. Vendredi et samedi, 15 et 16 juin, Euh, aura lieu le fameux,、euh, festival Detox Rock Fest à Montebello. Entre autres, e、euh, n haut de l'affiche, on retrouve Dream Theater et, et Corn, il y a Bad Religion, euh, euh, Sublime, euh, No Use for a Name, etc., Is a d i n Tu as entendu la, pub la publicité sur nos ondes, évidemment. Lundi 18 juin, Marilyn seront à l'Impériale de Québec et le lendemain, le mardi, ils seront à l'Olympiade de Montréal. Les Beach Boys seront au Centre Belle le mercredi 20 juin. Ça t'a pas tenté d'aller voir les Beach Boys? Oui, mais、euh... pas、ouais. tant que ça. Ben, écoute,、euh, c'est Mike Love qui chante, ce mec-là. C'est pas b r i C'est pas Brian. Oui. Ben, Brian est là, par exemple. Oui,、oh, il est là.、Oh, oui, il、oh, est de s retour s avec les Beach Boys, hein, mais ce n'est pas des Spice Showman qui m é r i t e n non, ils non, ils non plus. Non, hein.、Euh, ça ne t'a pas tenté non plus de la loi Corrosion of Conformity ou、ouais, Fox Fun? e、euh, Oui, Ça, ça c'est vendredi 22 juin.、Euh, mais bon. Ben oui. a d'autres.、Euh, Priorité. Oui.、Euh, Roger Waters,、euh, ça aussi, j'aimerais bien avoir、euh, Roger Waters. Ça donne pas. C'est le mardi 26、euh, juin. Le mardi 3 juillet, Scorpions seront au centre rebelle. Pour la dernière fois, probablement, parce que c'est leur tournée d'adieu.、Mm -hmm. Et puis, i l s sont déjà p a s s é s il y a, quoi, deux ans.、Euh, Leonard Skinner seront Maddie's Place de Kanawaki. u C'est de visite rare, ça, le o n a r d Skinner. Ça, ça va se passer、ouais. le vendredi 6 juillet. Dimanche 8, Iron、euh, Maiden et Alice Cooper seront au Colisée de Québec. Et le mercredi, ils seront au Centre Belle. t entre les deux, comme je l'ai dit,、euh, il va y avoir lieu Aerosmith au Mondial Lotto-Québec de Laval le mardi 10 juillet. Vous êtes à la 800e émission Rock c l a s s i q u en e compagnie du docteur Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre. Une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le docteur et moi, nous vous présentons chacune nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps. On en est maintenant à la 6e position. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta liste, docteur, en 6e position? Formation Yes. Oui. C'est tout. <rire> La pièce Tempus Fugit qui,、oui, qui porte très bien son nom d'ailleurs、oui, aujourd'hui、euh, Oui, parce oui. que le temps fuit et、ouais. on n'aura pas le temps de l'entendre.、Euh, c'est malheureux、vrai. parce que c'est une très bonne pièce c'est un album、euh, sous-estimé, sous drama. C'est、ouais. un très bon disque、euh, ouais. de 1980.、Euh, on n'entendra pas non plus ma sixième position qui est、euh, Sheeps. The Pink Floyd, c'est l'album a n i m a l s On manque de temps et en plus de ça, je l'ai fait tourner le mois dernier. Bon, rappelez-vous-en, on va l'écouter o le moment. On ne va pas se r e d o t e r comme ça. On va y aller plutôt avec nos cinquièmes positions. On va entendre une pièce qu'on a en commun aujourd'hui. Euh, pièce de Babe Ruth, d e Mexican. On va entendre ça tout à l'heure, mais tout de suite, on va écouter ta cinquième position qui est. Mon g r o s p r o g r e s s i f Best Ever, Gentle Giant, la pièce Just the Same, tirée de l'album, très bon album, Free M de 75. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l Le m a n s la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Avec l'immense classique The Mexican tiré de leur、euh, excellent, excellent, excellent premier album First Bass de 1973. Et euh, malgré, euh, malgré tout, le temps a passé et、euh, ça reste、euh, une de mes pièces préférées. En fait, c'est la cinquième position et、euh, Jenny Tan、euh, va toujours rester, je pense,、euh, ma chanteuse préférée de rock de tous les temps. C'était une pièce qu'on avait en com. Oui. J'avais quasiment l'air d'une groupie lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois en personne. Peut-être、euh, plus un grouie. p Oui, un grouie. p Ça existe, un grouie. p c e ne sais pas, mais ça vient de se créer à l'instant. <rire>、euh, donc, c'est ma position 5.、Euh, Qu'est-ce qu'on a,、euh, qu qu a entendu?、Euh, Ma position 5、oui. était Gentle Giant et la pièce d'ouverture Just the Same du très bon album et mon préféré, Free End de 1 9 7 5 Oui, c'est mon préféré aussi, le Gentle Giant. Et je pense que c'est aussi le préféré de beaucoup de gens.、Euh, c'est un très bon album. Ah oui, il、oui, est parfait celui-là.、Oui, sur, sur, sur tous les autres albums, d e Gentle Giant, il y a des. Il y a des trucs un peu plus faibles, mais、euh, euh, Free Hand est absolument parfait、euh, du début à la fin. Exactement. Vous êtes à la 800e émission Rock c l a s s i q u en e compagnie du Dr. Ben Dragon. C'est lui、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le Dr. et moi, nous vous présentons chacun de nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps. On en est maintenant à la 4e position. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta liste, Docteur, à la 4e position? Pièce excessivement importante pour moi. Pièce des Rolling Stones. C'est que j'adore les Stones. Pièce que je dédie aussi à ma conjointe Sarah qui fête son anniversaire de naissance.、Ah, le Dr. Up e n r a g o n a une conjointe? Oui, quelqu'un qui doit avoir sûrement énormément de patience. <rire> C'est une sainte. En devenir certainement, pour le moins. La pièce Star Star tirée de l'album Go Dead Soup. Vous êtes sur les ondes de la radio campus, c'est fou but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 Good Riddance Goldfinger Face to Face Dream Theater The e x p l o d e d The Devil Wears Prada War s u i c i d e Silence Real Big Fish Protest the Hero Boy Bud v u l g a r e Machin e Monon Serge Tout ça et bien plus au Detox Rockfest le 15 et 16 juin prochain du côté de Montebello Camping disponible et partez assuré le 15 et 16 juin, ça se passe à Montebello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 Merci fou pour l'écouter. There's four. La version en concert de Highway s t a r qu'on retrouve sur l'album classique Made in Japan de 1972. C'est ma troisième position à mon top 25 de, des meilleures chansons de rock de tous les temps. Et juste avant ça, on a entendu la troisième position du docteur. Black Sabbath et la pièce All in the Sky, tirée du très bon album et mon préféré, Sabotage de 1975.、Oui. Pourquoi Sabotage? Tu me demandes tout le temps ça, même quand on se voit dans des réunions sociales. <rire> Quand tu es en BDN comme ça,、oui. euh, comme, sur, euh, comme, comme la u、euh, i、oui, comme la photo. Pourquoi?、Euh, ça s'explique pas,、hein? Non,、oui. c'est subjectif. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, là là, dans, dans, dans notre liste. Là, non, absolument pas. pas c'est vraiment des choix personnels.、Euh, juste avant ça, on a entendu mon,、euh, a quatrième position, Led Zeppelin avec Heartbreaker. C'est la première fois que j'ai entendu cette pièce-là. J'avais vraiment entendu quelque chose d'aussi lourd, d'aussi、ah, ouais. pesant, de、Toujours、massif. t Oui, j o u u r s s s a bon. Oui, Heartbreaker, ça, ça, vient du deuxième Led Zeppelin, Led Zeppelin II. 1969, et au début du bloc, on a entendu ta pièce préférée des Rolling Stones. Oui, ma quatrième position, Star Star, tirée de l'album Go Let's s u p qui n'est pas nécessairement tout bon, tout bon, comme n、oh, Non, non, c'est le premier qui est premier vraiment faible là,、ouais. des, des Stones, mais il y a des bonnes pièces là-dessus. Là. Dancing non, with Mr. D, c'est bon. Oui. Angie,、euh, c'est une excellente balle. Oui, je ne suis plus capable d'écouter. Non, pourquoi? Ça avait que ça a été, été surexploité au niveau des o n g e s Oui,、oh, oui, tout à fait. Et encore. Mais, mais encore là, je reviens à mon exemple de la 5e de Beethoven. Tout le monde connaît ça, mais est-ce que ça fait que c'est moins bon? Non, mais honnêtement, ça n'a jamais été une pièce qui a été parmi mes préférées au dès le départ là, de Rolling s t o n e Ah, ben là, c'est autre chose. Mais je, je, je, moi, j'aime beaucoup le, le, le, le riff, la partition de la partie de guitare de Keith Richards. Oui, mais tu vois que j'ai hésité à quelque part aussi parce que j é t a i s très déchiré entre Happy a u s s i Mais ouais. Star Star l'a emporté parce que, bon. l e meilleurs, e l o n moi. <rire> vous êtes à la 800e émission Rock Classic en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui、mm -hmm. et de moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. À l'occasion de ce 800e anniversaire, le Doc et moi, nous vous présentons chacun nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps. On en est maintenant à la deuxième position. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta liste, Docteur, à la deuxième position? ACDC.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 Avec Won't Get Fool e d Again. C'est ma position numéro 2 à mon top 25 des meilleures pièces de rock de tous les temps. Ça nous vient de l'album Who's Next,、euh, immense classique, paru en 1971. Et c'est une pièce qu'on a en commun, m o i d d o c k Absolument.、Ouais. Et mon numéro 2 était ACDC, Shoot to Thrill,、okay. qu'on retrouve sur Back i n Black, qui est paru en 1980, qui、mm -hmm. est un album qui est excessivement vendu. Oui. Ben oui, écoute, on en parlait, là, ça avait. en r u u p t r e de stock o、ouais, c n s dans les magasins en 1980,、euh, lorsque t t a a m m e en n 1980 b c'est k Black in s o r t i Et c i qu'ils ont ressuscité le rock, hein, Parce que le rock, ça allait mal, h e i Fin ouais, des ouais, années 70, là, il y avait beaucoup de AOR, là, de, de、ouais. rock commercial、euh, FM, là,、euh, qui s o r t a、euh, i t Il y avait la New Wave qui était assez o u k <rire> Et, il、euh, y avait le, le, le disco u r s a u s s i qui, qui était fort.、Ouais. Euh, donc, ça allait pas très bien. Et beaucoup de groupes, hein, de, de, rock, de grands groupes de rock à ce moment-là. T'as、euh, su le déclin. Oui, ou ou ou ou le ouais, o u i e Les, z e p p e l i n est mort en 1980.、Ouais. Euh, euh, Deep Purple, ça existait plus. Black Sabbath, ça allait pas très bien.、Non. Quoi qu'ils ont sorti Heaven and Hell, qui les a,、euh, ramenés. m a i s m a i ça allait pas,、euh, non, fantastique, pas、euh, le, le, rock. On a souvent annoncé la mort du rock. Tu sais, même en 1957, on a commencé à annoncer que le rock était mort. mais Finalement, il n'est jamais mort, mais ici, ici en 1980, on a vraiment ramené、ouais. le, le rock en force.、Euh, ça, Avec une grosse charge de TNT t v u e chez n o u Tout à fait.、Oui. Vous êtes à la 800e émission c l a s s i q u en e compagnie du d r Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et à l'occasion de ce 800e anniversaire, le docteur et moi, on vous présente chacun de nos 25 pièces de rock préférées de tous les temps. Et là, on en est déjà à la dernière, la première position de nos palmarès respectifs,、ouais. respectifs plutôt. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta liste, Docteur, en première position? Ah, ben là, je pense que je vais faire un heureux pour le, pour le moins. Frank <rire> Mephisto devrait être content parce que c'est Kiss! <rire> Et La pièce Trotter version Alive 75. Oui, ben c'est toujours meilleur Kiss oh, en, oh, en spectacle.、Ouais. Ça, ça a plus d'ampleur. Oui, oui, oui.、Euh, donc, on va entendre ça.、Là. Ben, ça、euh, sera pas long. Je vais vous parler de ma première position. Moi, qu'on va entendre après Kiss.、Euh, il s'agit d'une pièce de Eric Clapton à l'époque de Derek. And the Dominoes, la pièce Layla,、euh, qui est tirée de l'album Layla and Other Assorted Love Song de 1970. En fait, c'est le seul album, e、euh, n studio que Clapton a enregistré avec Derek and the d o m i n o s Layla, qui pour moi, c'est la quintessence des chansons, des pièces de rock. C'est la première fois que j'ai entendu ce morceau-là, j'avais sept ans, je l'ai entendu sur une compilation K-Tell intitulée 22 Explosive Hits et j'ai été absolument <rire> i n t e r p e l l et même stupéfait en l'entendant. J'avais jamais entendu quelque chose d'aussi intense et de rock. Quand on entend Eric Clapton,、euh, chanter Layla, on entend un homme absolument désespéré. Il souffre incroyablement. Il hurle sa souffrance. Je l'imaginais comme ça, un gros barbu qui, qui s o u f f l e le martyre en hurlant son, son amour pour sa Layla, euh, qui, euh, je le savais pas à l'époque, hein, mais c'était, c'était la femme de son a m i George Harrison, Patty Boyd, pour qui euh, Clapton euh, se mourait tout à fait d'amour et il en a fait une grave Dépression. Hein, par la suite,、euh, il est devenu h é r o ï n o m a n à cette époque-là.、Euh, Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi sincère et intense. Et ça reste encore pour moi le morceau le plus intense de l'histoire、euh, du rock, la pièce、euh, Layla, qu'on va écouter tout de suite.、Euh, après Strotter de k i s bien sûr!、Ça. m e r c 89 ans. Clapton à l'époque de Derek and the Dominos avec le classique Layla tiré de l'album Layla and Other Assorted Love Song s de 1970. C'est ma première position de, de, de ma liste de mi-25. En fait, de mi-800 pièces de, pièce 800, pièce de oui, rock préférées de tous les temps. Si vous êtes curieux, rendez-vous sur le, le site web de Rack Classic a u Rackclassic.net.、Euh, la liste est là dans la section、euh, playlist. Playlist, effectivement.、Euh, les, les 800 sont là. Oui,、hum. oui. Ma première position était Kiss, Kiss, Kiss,、oui. Kiss, Kiss, Kiss. Un effet déco. Et la pièce Trotter, qu'on le retrouve évidemment. Oui, La version spectacle. La version spectacle Alive, qui est parue en 1975. Et jamais je ne me tannerai de l'écouter. Non, non, c'est sûr. Comme les autres, d'ailleurs. <rire> <rire> eh bien, c'est fantastique. L'émission s'achève,、euh, c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami le Dr. p a n r a g o n pour sa participation à l émission. Il est venu comme ça nous présenter ses 25, euh, top, e、euh, de tous les temps en matière de rock. C'est fait grand plaisir. Ah,、oh, et tu reviendras, hein, Toutes les、ah, pièces qu'on a coupées, là,、ah, il bien, faut bien, que bien. tu reviennes pour les présenter, écoute, de toute façon, Alain, dis-toi que j'ai décidé que je f e r a i les émissions avec toi jusqu'à la millième maintenant. <rire> pas de problème avec ça. Pas du tout. Euh, je voudrais aussi remercier mon autre ami, Simon Fédibé, l'historien de s e s Fou, s pour les éphémérides du rock. Et je vous rappelle que Simon anime en direct、euh, l'émission album classique juste avant la mienne,、euh, les vendredis à 10h. Et un genre de bleu les lundis à 20h. Dans un moment, ça va être la reprise de C'est pas Cancun avec、euh, Maxime Tanguay et、euh, Pascal Cholette Janson. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, du mardi, oui, <rire> c'est <du> rock. <rire> c'est pas le rock. Euh, c'est le Dr. Penragon qui va suivre、euh, de 19h à 22h avec、mm -hmm. l'émission Réanimation en compagnie de son triste acolyte et un autre de mes amis, l'infâme sinistrose, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que tu nous présentes de spécial?、Euh... La semaine prochaine? Oui. En fait, mardi. Ben, pour r c h a i n p o ceux qui écoutent la reprise,、ouais, c'est le. Cette semaine, je présente. b En en fait, <rire> à l'instant, je vais présenter bientôt. <rire>、euh, J'ai un blanc de mémoire. J'ai un gros blanc de mémoire. Oui, en、mmh. effet. Oui. Mais la semaine prochaine, mardi prochain, <rire> je peux vous dire que je vais vous présenter le p r o c h a n le nouvel album de Marduk et de Fear Factory. Oui, oui, bon.、Euh, moi, r é c l a s s i q u e、euh, vendredi prochain,、euh, je vais vous parler, entre autres, des nouveaux albums de Moonspell Et,、euh, ça, t'en as parlé, hein,、ah, à l'animation,、euh, oui. la semaine dernière, je pense, Ou i l y a deux semaines,、hein. Ben, c'est il y a deux semaines que j'ai présenté une... Oui. Oui, effectivement. Ouais, fantastique, ce disque.、Oui. Et,、euh, je vais aussi parler d'un disque que là, c'est sûr que t'en as pas parlé.、Euh, Neil Young, Crazy Horse. Ben, c'est parce que ça se prêtait pas à ça. Non. Il <rire> y aurait un petit peu plus de distorsion. Ouais. Quoi q u p a e par mal... moment, il y en a. i、ouais, l、ouais, y a pas m a l d e feedback, il est très en tout cas. o u a i l e a s belle distorsion. Ouais, ouais, o u i Il est avec Crazy Horse, hein, Alors, c'est、euh, toujours plus rock. Je vais vous présenter aussi une face complète d'un album v é n é n classique paru il y a 40 ans, soit Toulouse Street. Dewey r o t h e r s Je vais vous présenter un groupe anglais quelque peu obscur pour beaucoup de gens,、euh, un groupe des années 80, ben, qui a débuté dans les années 80, mais qui existe encore.、Euh, C'est Fastway.、Mm -hmm. Et évidemment, mon ami Simon Fedibé sera là pour vous présenter les éphémérides du r o c k entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne vendredi prochain. Je vous donne vendredi prochain, <rire> oui, rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission Rack Classique. Salut!